One Qibla présente le monothéisme en Islam. La louange à Allah, et la sallallahu alayhi wa sallam. Inn hamdulillahi nhamduhu wa nastainuhu wa wa Taala min anfusina wa min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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فَإِنَّ أَصْلَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تعالى وَخَيْرُ الهدي هدي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْدَعَهُ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَهُ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدَ Фраесор в Islam, Бенвену donc à notre introduction, notre première séance sur, ou bien de cette série sur Al-Tawheed, sur le monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est euh, l'une des sciences, si ce n'est pas la science la plus importante dans la religion d'Allah azza wa jalla car comme on va le voir, c'est la condition requise nécessaire pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte toute action. C'est le tawhid et c'est l'obligation principale. C'est la raison principale pour laquelle Allah azza wa nous a créé C'est le noyau, c'est au centre de cette religion. Il n'y a rien qui a de la valeur dans l'islam sans le tawhid, sans le concept du monothéisme. Et c'est pour cela que c'est très important. Comme on va le voir Allah, on va parler de la valeur des mérites du tawhid selon le Coran, sunnah du Prophète sallallahu wa wasallam. On va couvrir ça, cela en détail biddin Le tawhid s'est relié à connaître la connaître notre Créateur, ainsi que à régir notre relation avec la notre relation avec notre notre Créateur taala. On va commencer dans cette série avec les bases les fondements, donc les repères, les principes de base dans al -Tawhid. Comme vous allez voir, Inch'Allah, il y a beaucoup d'ayats dans le Coran Comme les ulamas, ils disent, tout le Coran c'est à propos de al de façon directe ou de façon indirecte. Vous avez accès, encore une fois, à des notes de cours brèves qui euh, qui définissent ou bien qui contiennent en général la terminologie, comme on va le voir, Inch'Allah, Inch'Allah. Aussi, la plupart des ayats, des versets que nous allons citer dans cette série, Inch'Allah, Inch'Allah, Vous allez avoir aussi les références dans les notes de cours. Donc, comme ça dit ici, par exemple, euh, surah 19, ayah 65, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on vous recommande de faire, c'est que, une fois, surtout, encore une fois, pour les personnes qui ne sont pas arabophones, c'est qu'une fois que vous allez réviser, réécouter les cours chez vous, incha'Allah, vous pouvez aussi revenir au mushaf, traduction, et revenir à ces, à ces ayats, pour les relire, encore une fois, et voir c'est quoi le lien entre les principes qu'on a couverts et entre, entre ces ayats. Commençons avec les types de tawhid انواع التوحيد la classification de tawhid quelles sont les catégories de tawhid certains ulama ils disent il y a deux types de tawhid de muratis d'autres ulama ils disent il y a trois types d'autres ulama ils disent il y a quatre types certains bien au contraire s'opposent à cette classification de tawhid certaines personnes ils disent Ça, c'est une bid'a, c'est une innovation. Certaines personnes, surtout contemporaines, ils disent cette classification de tawhid, eh bien, c'est une bid'a. Ils disent, c'est pas comme ça, il ne faut pas classifier tawhid. Ou d'autres, comme on l'a mentionné, vont débattre de telle ou telle autre classification de tawhid. Ils vont dire, non, non, il n'y a pas deux catégories de tawhid, il y a trois. Non, il n'y a pas trois, il y a quatre. Non, on ne peut pas dire il y a quatre, il y a trois, ainsi de suite. Ça, c'est des débats qui sont purement quoi Inutiles. Parce qu'il n'y a personne, il y a personne des ulama qui a dit que c'est obligatoire de pouvoir citer c'est quoi les catégories de tawhid. C'est une catégorisation qui est quoi Académique. Pour pouvoir rapprocher les sens, pour pouvoir, euh, pour pouvoir comment on peut dire ça, démystifier les concepts. Okay? C'est comme dans le fiqh, c'est comme dans le fiqh. Si un musulman, on lui dit... Quels sont, dis-moi c'est quoi Arkan al Salat, les piliers de la salat. Dis-moi c'est quoi Shorot al Salat, les conditions. Dis-moi c'est quoi les obligations ouah du Salat ainsi de suite. Et qu'il est incapable de les citer comme ça de façon quoi classifiée académique. On va pas dire que tu connais pas ta religion. s'il il connaît que ne pas faire le recours, la salat elle est invalide. s'il il sait que dire Subhanallah ala, qu'il faut le dire dans le Soudoud, qu'on peut pas le mettre de façon intentionnelle, et il sait comment réparer la salat, ce jour de sahou et ainsi de suite, c'est quoi la différence entre le, celui qui a oublié un pilier et celui qui a oublié de dire subhanarabbi al-a'la, qu'il y a la différence entre les deux, ainsi de suite, alors khalas, il connaît comment faire là, la salat, on peut pas lui dire, cite-moi, si tu n'es pas capable de me dire, 1, 2, 3, 4, 5, c'est les obligations de la salat, 1, 2, 3, Le plus important c'est de connaître quoi le contenu. La même chose ici pour le tawhid. Si on dit à quelqu'un quels sont les types de tawhid. Et il, il dit je sais pas amiy comme on dit layman, c'est une personne quoi, quelqu'un qui est illettré qui a appris sa religion de par la fitra de façon naturelle, il n'a jamais pris de cours académique. Elle dit je connais pas c'est quoi les types de tawhid. On va pas dire tu n'es pas un mouhad, on va pas lui dire tu es pas un monothéiste, on va pas lui dire tu n'es pas un ou bien tu es un mushrik. Par contre, si en Le questionne, si on discute avec lui sur l'essence en tant que telle, et qui n'est pas capable de comprendre c'est quoi le théologie, c'est quoi que cela implique, c'est là qu'il y a un problème. C'est clair Donc, cette classification, elle est purement quoi Académique. Si quelqu'un dit, ah oh, non, il y a trois types de tawhid, quelqu'un va te dire, non, non, il y a plutôt quatre. D'autres, ils vont dire, il y a tawhid al-hakimiya. Est-ce que tawhid al ça veut dire del-hukm de la législation. Est-ce qu'il rentre dans rububiyya ou dans uluhiyya Ça, c'est des, des, de des termes qui vont venir. Alors, ça, c'est, encore une fois, c'est de la terminologie. C'est de la classification. Oui, dans le Coran, ça dit pas tawhid. C'est un, deux, trois, quatre, cinq. Mais les sens en tant que tels, ils sont présents. Taï. Okay. Certains savants, ils disent, il y a deux types de tawhid. Alors que d'autres, ils disent, il y a trois types de tawhid. Commençons avec la première classification, qu'il y a deux types de tawhid. C'est quoi ces deux types de tawhid? Tawhid al-ma'rifah wal ithbat wa tawhid al-talab wa al-qasd. Le premier ici, c'est tawhid al-ma'rifah. C'est quoi tawhid al-ma'rifah? C'est tawhid de la connaissance. C'est le tawhid de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Le connaître avec monothéisme. Qu'est-ce qui serait selon vous contraire à connaître Allah azza wa jall avec monothéisme C'est quoi le contraire ici? Le contraire de connaître Allah avec monothéisme. Si ça, ça c'est le monothéisme. C'est ça le tawhid. C'est requis dans le tawhid, dans le monothéisme, il faut connaître Allah azza wa jall avec unicité. Alors qu'est-ce qui serait contraire à ça Parce que parfois, c'est avec le contraste qu'on peut mieux comprendre la chose. Connaître Allah, mais avec polythéisme. Qu'est-ce que cela indique Qu'est-ce que cela veut dire Connaître Allah, mais accorder, par exemple, certains de ses attributs à l'un de ses À un partenaire qu'on va lui accorder comme les mushrikeen ils font donc si quelqu'un il croit que Allah Azzawajal, il est capable de tout faire inna Allah ala kulli shay'in qadir est-ce que ça c'est bon ou non c'est bon mais s'il croit que Allah Azzawajal, il est capable de tout faire mais il croit aussi que telle mort qui est dans sa tombe, qui est un saint il est capable de tout faire c'est quoi le problème là Association. Donc, lui, il a connu Allah Azza wa Jal, mais il l'a pas connu avec Tawhid. Ça, c'est quoi Shirk. c'est un shirk dans la connaissance. Tawhidul ma'arifat. Al ma'arifati wa al-ithbaat. Al-ithbaat, c'est l'affirmation, ce qu'on accorde à Allah Azza wa Jal, ce qu'on lui attribue, subhanahu wa ta'ala. Lui attribuer ce qu'il s'est attribué à lui-même, comme on va le voir plus tard avec les noms, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah Azza wa Jal, il faut le connaître le connaître comme il est subhanahu wa ta'ala si quelqu'un ne connaît pas Allah azza wa comme il est, il connaît Allah subhanahu wa de façon différente de ce qu'Allah il est subhanahu wa ta'ala ça veut dire il ne connaît pas certains des attributs clés de la connaissance d'Allah, il ne connaît pas Allah ou quelqu'un qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala bien encore une fois, il va accorder certains de ses attributs à à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, on est tombé dans le shirk, dans le polythéisme. La deuxième, deuxième type ici, ma'arif ou ma, tawhid, al-talabi wa al qasd Tawhid, al-talab, ici, c'est quoi le talab Le talab c'est je veux quelque chose. C'est la volonté. C'est le tawhid de la volonté. Qu'est-ce que cela veut dire selon vous C'est quoi le tawhid de la volonté Quand on parle de volonté ici, Par de quelque chose maintenant qui est relié à nous. Le premier, il est relié à Allah Azza wa Ce qu'on connaît d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une connaissance qu'on a Allah. Deuxième type ici, c'est quoi Tawhid Al-Talab, c'est un tawhid qui est relié à notre volonté, à nos actions. C'est vouloir adorer Allah Azza wa Avoir la volonté d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et avoir aussi la volonté de l'adorer lui seul. Donc là, le problème serait celui qui n'a pas la volonté, donc qui ne veut pas adorer Allah. Ou le problème serait celui qui veut adorer Allah, mais qui veut adorer autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comprenez Un type qui est relié à Allah subhanahu wa ta'ala, il est qui Ça, c'est le premier. Deuxième type de tawhid, c'est nous. Qu'est-ce qu'on fait suite à notre connaissance d'Allah azza wa Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, qui savent qu Allah azza wa jalla il est le tout grand, le tout puissant, subhanahu wa ta'ala, et qu'il est ar rahim qu'il y a le jour dernier, qu'il est Maliki Yawmiddin, qu'il va nous questionner le jour dernier, ainsi de suite, mais qui malgré ça n'adorent pas Allah azza wa jalla, Ne font pas la salat, ne font pas la prière. Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Oui. Donc, leur problème à ces gens-là, c'est quoi? C'est? Deuxième type de Al-Tawheed, c'est le deuxième type ici. Il y a pas la volonté d'adorer Allah Azza wa Jal. al al-Iradati wa al-Talab. Donc, le premier, c'est être un connaisseur d'Allah Azza wa Jal. Le deuxième, c'est être un adorateur d'Allah. Quelqu'un qui est un abid. Il adore Allah Subhanahu wa Ta'ala. Car, comme on va le voir très très prochainement, inshallah connaître Allah, ce n'est pas suffisant. Et ça, c'est le problème, encore une fois, de plusieurs sectes qui, ont, qui sont apparus à travers l'histoire de l'islam et certains sectes contemporaines et ainsi de suite, qui croient que la foi, le iman, le tawhid, c'est connaître Allah seulement. Ce n'est pas seulement connaître Allah, c'est connaître Allah Azza wa avec quoi Avec ibadah, tout en l'adorant, subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un adore Allah sans le connaître, c'est un problème. Si quelqu'un connaît Allah mais ne l'adore pas, c'est un problème aussi. Oui. Euh, on va pas dire théorie, okay, parce que théorie en général, c'est relié à quelque chose qui n'est pas nécessairement euh, prouvé, quelque chose de, de concret, de réel, parfois. ok. Donc c'est connaissance et pratique. On peut dire connaissance et pratique. Connaître Allah Azza wa Jal, ilmun, ma'arifa, mais ce n'est pas suffisant. C'est la pratique aussi. C'est la ibadah d'Allah Azza wa Jal. Et encore une fois, ibadah d'Allah et seulement Allah. Vous allez voir... Si regardez le tawhid dans le traduit habituellement comme étant le monothéisme. Ok, monothéisme. C'est pas c'est pas une traduction à 100% précise. On peut dire que on peut dire que parmi les traductions qu'on peut utiliser pour le tawhid, vous savez quoi C'est l'exclusivité. Ce qui est exclusif à Allah, subhanahu wa taala. Soit les noms et les attributs qui sont exclusifs à Allah parce qu'il n'y a rien qui est comme Allah, subhanahu wa taala. Il n'y a rien qui est comparable à Allah, azza wa jalla. Ou aussi, la deuxième ici, notre ibada, notre adoration, elle doit être exclusive pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est connaître ce qui est exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et le mettre en pratique. C'est ça le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, il a mentionné ces deux types-là, bien sûr, dans leur sens encore une fois, dans Sourate Maryam. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا Il dit subhanahu wa ta'ala رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ Qu'il est le seigneur des cieux ainsi que de la terre est ce qu'il y a entre les deux Après ça il dit subhanahu wa ta'ala Alors adore-le adore Allah وَسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ Et sois patient endurant dans son adoration Quand on dit que Allah subhanahu wa lorsqu'il nous dit qu'il est le seigneur des cieux et de la terre c'est quel tawhid ça Premier, connaissance Lorsqu'il dit « Fa'aboudhou », adore-le. C'est le deuxième. Et à la fin, « Hale ta'alamu lahu » Est-ce que tu connais quelqu'un qui est comparable à Allah C'est quel type C'est le premier. Voilà. Donc, ça c'est dans cette ayah-là. Il y a par exemple deux types de tawhid. Ok, euh, certains ulema, maintenant, certains ulema, ils font une classification de selon trois types. Donc, Première classification, c'est deux types. Il y a une autre classification qui dit que le tawhid, certains savants, ils classifient le tawhid selon trois types différents. Qu'il y a trois types de tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc trois, en quelque sorte, domaines de tawhid. Premier, tawhid al-rububiyya. Tawhid al-rububiyya ici. Ça revient au mot al-rabb. Al-rabb, que Allah azza wa il est al-rabb, rabbul alamin comme on dit dans sourate Al-Fatiha. Arab, c'est le seigneur. Arab, c'est le seigneur. Donc, tawhid, ar-ruboubiya, ici, c'est le monothéisme de la seigneurie. Par la suite, nous avons le tawhid, deuxième type, asma wa as-sifat. Les asma, c'est les noms d'Allah, ainsi que as-sifat, qui sont les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le troisième, c'est al-uluhiyya, troisième type, al uluhiyya c'est la divinité ça vient du mot ilah qui est quoi le qui est Dieu ilah c'est Dieu dans la langue arabe bien sûr on va couvrir azawajal, à présent les trois en détail par contre avant de couvrir les trois qui pourrait nous dire c'est quoi la différence entre arrab et entre al ilah le mot rab seigneur le mot ilah c'est Dieu même si attention ici il peut y arriver que l'un de ces deux mots fasse référence à l'autre aussi. Mais souvent, surtout dans le Coran, même dans la langue arabe, arabe, il, il y a une certaine distinction entre les sens. Oui. Donc, Al-Ilah, donc pour nous, en tant que muslimis, ok, je comprends ce que vous voulez dire. Naam. Dans un certain sens, oui, c'est vrai. Ça veut dire ça, c'est pour nous, les musulmans, les muahidines, pour le muslim, pour le muahid, pour le monothéiste, Al-Ilah, Al il le donne seulement à Allah, ok On peut appeler personne Al-Ilah, que c'est Al-Ilah, c'est le Dieu. On peut pas le dire comme ça, de façon, ok Ça veut dire en, en reconnaissant. Par contre, on peut dire de façon légitime, Que quelqu'un d'autre que Allah, il est quoi Arrab. Dans la langue arabe, ils disent Rabbul Bayt. C'est qui Rabbul Bayt Eh bien, c'est le chef de la famille. C'est le père de famille. On l'appelle Rabbul Bayt. Ok Rabbul Dabba. Rabbul Dabba. Les Arabes, disent disaient Rabbul Dabba. C'est quoi Rabbul Dabba C'est le propriétaire de cet animal. Man Rabbuha. Tu vas voir ici, euh, il y a un chameau. Tu vas dire Man Rabbuha nihid Dabba. Sifoulam. C'est le propriétaire. C'est le maître. Quelqu'un qui qui est le maître, ou qui possède, ou autre chose. Donc, dans un, cer un certain sens, je vois ce que vous voulez dire, c'est que pour nous, en tant que muslimines, oui, un, un monothéiste, un mouahid, ne peut dire « ilah » avec reconnaissance, de façon légitime, que pour quoi Pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors qu'arrab, on peut l'utiliser dans la langue arabe, pour autre que Allah, azza wa dans un certain sens, bien sûr, limité. Par contre, dans la langue arabe, « arrab », ça réfère à, au seigneur, au maître à celui qui est le maître qui possède et à celui qui prend en charge de quelque chose encore une fois le père de famille, les arabes ils appellent ça quoi Rabbu al c'est le rab, c'est le seigneur de la maison en, en un certain sens qu'est-ce que cela veut dire c'est celui qui prend en charge la maison et celui qui prend les grandes décisions et ainsi dessus c'est le chef de famille il est, c'est différent Al-ilah, c'est pas relié à l'être en tant que tel, c'est relié aux actions des autres, de ceux qui l'adorent. Al-ilah, c'est ce qui est adoré, c'est une divinité. Et de ce fait, ça peut être ilahun haqq, ilah de vérité, qui est seulement Allah subhanahu wa ta'ala, ou ça peut être ilah de bâtil, qui est faux, comme plein d'autres divinités. Combien y a-t-il de ilah dans ce monde des milliers, peut-être plus, des, des, des millions à travers l'histoire. Combien de alihahs C'est pour ça dans le Coran, Allah Azza wa il les appelle alihahs. Leur dieu, au pluriel, leur divinité. « Alihah tohum <messant> »« Allati yad'una min dunillahi min C'est leur dieu, leur divinité. Vous trouvez ça souvent dans le Coran, Karim, au pluriel. C'est les alihahs des mouchriquins. C'est une description d'un fait. Ce n'est pas une, quoi Ce n'est pas une validation de leur ibadah. C'est clair. Les mouchriquins ils adoraient des arbres et des roches et des astres, des êtres humains et des prophètes, ainsi de suite, et des anges. Ils adoraient. Ça c'est le shirk, c'est le polythéisme. Mais ici, le concept de de ilah il est relié à quoi Il est relié à l'action d'autrui. Tout ce qui a un adorateur, il est considéré comme une divinité. Comment il est pour cette, quoi Adorateur. C'est du shirk. Ce n'est pas légitime, cette ibadah. C'est pour ça, le Qur'an al parle beaucoup de cela. Les Arabes, leur plus grand problème lors du temps du prophète sallallahu alayhi wa le bien sûr, comme on va le voir, inshallah, vous avez des problèmes ailleurs. Par contre, le problème principal qui était le problème principal de conflit avec Rasulullah sallallahu c'était quoi Tawhid de Al de la divinité, de l'adoration, c'est parce que c'était dans leur culture, et dans leur histoire, et dans leurs coutumes, leur religion, c'était d'adorer plusieurs divinités. Donc l'adoration ici, elle est reliée, quand on dit Allah, Allah Azza wa Jal, c'est mon Dieu, c'est relié à quoi à, à mon adoration. Ça veut dire que je suis en train de dire que je suis un adorateur d'Allah, subhanahu wa, taala par contre quelqu'un qui dit Allah c'est pas mon dieu quelqu'un qui est kafir c'est pas mon dieu je ne l'adore pas que tu l'adores ou, ou que tu ne l'adores pas il est qui il est ton seigneur il est ton un... rab celui qui te prend en charge celui qui te donne le rizq celui qui te protège celui qui te donne la vie celui qui, qui te donne la mort celui qui va te juger au ma le jour dernier c'est de suite C'est pour cela, dans le surat al-Fatiha, on trouve cette graduation-là, cette, cette, cette, cette implication. Selon vous, c'est de façon logique, de façon rationnelle ici, en termes de pensée. C'est lequel qui mène vers le deux C'est lequel qui mène vers l'autre C'est le contraire. C'est Roboubiya qui mène dans le Coran. La l'argumentation, c'est souvent roboubia qui mène vers al Pourquoi est-ce qu'on adore Allah, subhanahu wa taala? Parce qu'il est al-Rabb al-Haq. Vous comprenez? Pour ça même, dans la dawa, on passe par roboubia après passer vers al Prenant le pire des cas, tu fais la dawa, tu invites quelqu'un à quelqu'un qui est un athée. Quelqu'un qui est un athée, est-ce que tu vas lui dire tu dois adorer Allah? Allah azawajal, il t'a dit tu dois l'adorer avec taorhid. Est-ce que, est ce que ça commence à cette étape? Pourquoi pas? Il, donc il, il y a un problème dans ar ici dans la seigneurie, même dans la, as, le fondement de la seigneurie. Il, il dit ne, même pas ne croire en Allah wa taala en existence d'un créateur. Il ne croit pas en l'existence d'un créateur. Ça c'est du domaine de Maintenant, si quelqu'un croit en l'existence d'un créateur, mais qu'il croit que ce créateur nous a créé et après ça on fait ce qu'on veut, là il y a un problème dans uluhiya, dans la divinité, dans l'asthana, dans le tawhid de l'adoration. Ou quelqu'un il dit oui, je crois qu'il y a un seul créateur, il y a seulement Allah, Rabbu l Il est la source de toutes choses. Est-ce que les musulmans étaient d'accord sur cela Oui, lors du temps du prophète صلى الله عليه وسلم. En gros, en général, comme on va le voir. Est-ce qu'ils adoraient Allah les musulmans de Quraysh Oui, fais-le Haj, fais l'ibadat d'Allah azawajal. Par contre, ils adoraient d'autres divinités avec Allah subhanahu wa taala. Ma n'aboudoum illa li yuqaribouna illa Allahi. Zulfa, Ils disaient que ses partenaires d'Allah azawajal Ils ne sont pas à 100 degrés de puissance, mais il les a choisis pour qu'ils soient des intermédiaires entre nous et entre eux, et entre lui. Et de ce fait, nous, on n'est on pas au niveau, on n'est pas pur, on a trop de péchés, on a trop de mazalim, on a fait trop de mal, on n'est pas au niveau d'adorer Allah directement. Et de ce fait, on se rapproche de lui à travers, quoi C'est Ses partenaires, que eux lui ont accordés. Ta'ala Allahu an Ça, c'est un problème, tawhid, de... Улујија. Ils adorent Allah Azza wa Jal, mais en lui associant d'autres partenaires. وما يؤمنوا أكثرهم بالله إلا وهم بهи مشрикون. Comme il dit subhanahu wa ta'ala. croient en Allah, mais ils sont مشriqués en Allah. Donc c'est une croyance qui n'est pas valide. C'est un iman qui n'est pas valide parce que c'est un iman qui a été quoi? Empoisonné par le shirk. Le shirk, il empoisonne le iman. Il empoisonne les bonnes œuvres. Et de ce fait, elles ne valent plus rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, كمنصا على هيك التوحيد الربوبيه هو الاقرار بان الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه ici, توحيد ال دي سي توحيد الربوبيه مونوتيسم سيدي لا سينيوري برومير تيب سي encore une fois du توحيد مونوتيسم الله عز وجل سي الاقرار الاقرار سي دافيرمي دو croire d'accepter d'adhérer au fait Que Allah Azawajallah, il est le Seigneur de toutes choses et qu'il est quoi, le souverain Al-Malik, est celui qui possède toutes choses et qu'il est aussi le créateur de toutes choses. Subhanahu wa taala. et qu'il est la source de rizq de toutes choses. Al rizq, c'est pas seulement l'argent. Rizq, c'est pas seulement les richesses en termes d'argent. Ici, on parle au sens le plus général respirer c'est à travers le risque avoir de l'air c'est du risque OK euh, avoir le soleil et la chaleur et euh, et la nuit et le jour tout ça c'est le risque c'est être pris en charge alors le fait de croire que tout dans cet univers est pris en charge à la source par Allah subhanahu wa ta'ala que Allah azza wa jal il est la source de tout événement de toute prise en charge de toute création et ainsi de suite c'est ça ce qu'on appelle quoi tawhid ar Tawhid de la seigneurie. Et c'est de là que commence le tawhid. C'est de là que commence le tawhid. Si quelqu'un a un problème dans son tawhid de reboubiya, de seigneurie, de connaissance d'Allah Azza wa on ne peut pas passer à la prochaine étape avec cette personne. Et lui dire, il faudrait que tu fasses la salade, il faudrait que tu fasses la salade à l'heure et ainsi de suite. C'est parce que son tawhid de reboubiya, il va tout, quoi? tout mélanger. Ni Allah Azza wa il accepte ses actions ni son adoration va faire du sens son dîn ne va pas faire du sens parce qu'il croit qu'il y a d'autres partenaires avec Allah où il doute de quoi de certains des attributs d'Allah de sa puissance et de sa seigneurie et ainsi de suite en d'autres termes nous dit ici c'est le fait c'est l'unicité des actions d'Allah je répète C'est l'unicité dans les actions d'Allah Azzaud. Af'alullah. Qui pourrait nous citer certaines des actions d'Allah? Création. Qu'est-ce qu'il y a aussi parmi les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est quoi Rabbi subhanahu wa ta'ala? donc lui il répond au du'a à nos invocations très bien risk adarisk yuhyi wa yumit il donne la vie et la mort n'est-ce pas lorsque ibrahim alayhi salam dans sourate al baqarah l'histoire avec le tyran lorsqu'il a eu le débat avec lui le tyran qu'est-ce qu'il a dit wa c'est moi qui donne la vie c'est moi qui donne la mort c'est ce qu'il a prétendu Faire, vous comprenez Alors que ici le tawhid, si quelqu'un croit que c'est elle qui donne la vie et la mort, moucherique, tout de suite, tout de suite. Croire que Allah Azza wa c'est lui qui donne la vie et la mort et que c'est seulement lui, ifradouhou, connaître les actions d'Allah Azza wa de façon quoi avec tawhid, ça veut dire ici avec exclusivité que c'est seulement Allah Azza wa qui donne un risque, qui crée et qui yuhyi wa yumit, ainsi de suite c'est ça ce qu'on veut dire ici par tawhid ar dans surat al qui pourrait ici nous détecter un petit exercice, qui pourrait nous détecter dans surat, tawhi, euh, surat al-fatihah tawhid, où est-ce qu'il se trouve qu'est-ce qu'on a ici en termes de tawhid l'argumentation encore une fois, la façon si les, les étapes ربوبيه واش كنخوف توحيد الربوبيه ديال السنيوري الحمد لله ربي الحمد لله ربي العالمين الله عز وجل il est le seigneur des univers الربوبيه دونك تو كومانس افيك واش توحيد الربوبيه سوره الفاتحه كومانس افيك توحيد الربوبيه بلوس دو ديتاي كيسون كايل سون مالك يوم الدين قر الله عز وجل اليكوا لو ماطر سواء مالك وبيا مالك لي دو قراءات الله عز وجل اله هو سوغر لو ماطر دي ле dernier encore une fois ici c'est l'exclusivité dans الربوبيه كاسك اللي هي ابرك سا اياك نعبد و Ça c'est. ok. Et c'est la divinité, là. Maintenant, on parle de nos actions. Iaqa, c'est toi que nous adorons. Maintenant, on intervient en tant que quoi? Ibada, Allah azawajalla, des adorateurs de subhanahu wa taala. Alors, dès qu'il y a ibada, il y a adoration. Ça veut dire, il y a un adorateur. Quand il y a adorateur, il y a une divinité. Il y a reconnaissance de la divinité d'Allah Azzawajal, de la uluhiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, selon vous, est-ce que tawhid ici de reboubiya, de la seigneurie, est-ce que c'est suffisant pour être musulman, pour être mu'min Non, c'est une étape qui est requise, nécessaire, extrêmement importante, extrêmement grande, ok Extrêmement importante ici, ça fait partie de la connaissance d'Allah subhanahu wa c'est le fondement de l'islam mais ce n'est pas quoi suffisant parce que ça doit impliquer autre chose et ça encore une fois c'est c'est la logique et c'est la logique qu'on trouve dans le Coran parce que pourquoi est-ce que je dois adorer Allah qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait en sorte que je dois adorer Allah subhanahu wa taala parce qu'il est mon mon rab subhanahu wa taala si quelqu'un d'autre qui me dit et eh bien adore euh, adore cet astre adore cet animal adore cette euh, cet arbre il dit c'est tout le monde qui le fait tu devrais le faire toi aussi tu devrais te prosterner c'est très important la question logique ici c'est quoi je me distancie Je dis, pourquoi est-ce que je devrais le faire pourquoi est-ce que je devrais me mettre tellement bas et mettre mon front par terre et être tellement modeste et humble et ainsi de suite devant cet astre ou devant cette pierre ou devant cet arbre pourquoi si tu me prouves que ça c'est un seigneur que ça c'est ce qui a un contrôle ultime et absolu sur l'un des aspects de ma vie, c'est ça ce qui va me donner la vie, ou ce qui va me donner la mort, ou ce qui va faire entrer au paradis, ou en enfer, ou me donner l'érez. Là ça va devenir quoi Logique de faire la l'ibad de cet astre, ou de cet arbre, ou de cet homme, ou autre chose. Mais la réalité est que, il n'y a pas. C'est seulement Allah Azza C'est pour ça toujours dans le Coran. C'est pour ça apprendre le tawhid c'est extrêmement important entre autres pour comprendre le Coran. Parce que si on connaît pas bien le tawhid et c'est quoi les enjeux qui viennent avec le tawhid, on va lire le Coran et beaucoup de ayats et eh bien on va pas comprendre ça parle de quoi exactement. Alors que là surtout les ayats néquoises. Ayats euh, ça veut dire avant la hijra du prophète dans La première partie du message de l'islam, partie majeure. De la dawa du prophète, c'était sur le monothéisme. C'était pas sur les détails pratiques de l'islam, c'était sur le monothéisme. Parce que s'il n'y a pas de monothéisme, tout le reste de l'islam, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien, ça perd son sens. Vous comprenez Ça ne vaut rien du tout. S'il n'y a pas de monothéisme, la salat ne vaut rien. Pourquoi est-ce que je fais la salat Si je ne connais pas Allah, si je pas le tawhid, quelqu'un qui n'a pas de tawhid, qui n'a pas absorbé le tawhid... De quelle logique on va lui dire « Fais la salat » Il perçoit que ça c'est une perte de temps, perte d'opportunité, fatigant, contraignant. Pourquoi est-ce qu'on va lui dire « Fais le jeûne » S'il n'y a pas de tawhid, dans Azza wa Vous comprenez Donc c'est pour ça que le tawhid c'est extrêmement important. Taïb, question ici. Est-ce que les mouchriquins adhéraient, les mouchriquins encore une fois, dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Est-ce qu'ils adhéraient au tawhid de ar de la seigneurie oui. oui et non. Oui, en gros. Par contre, il faut pas faire l'erreur d'admettre et de penser que les mouchriquins, lors du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient le plein tawhid de ar Ok? L'idée en général, correct, ça passait. Mais pas dans les détails. Et du mal, parce que malgré cela, ils avaient certains problèmes dans leur... Comme malheureusement jusqu'à aujourd'hui, comme dans certaines sociétés, des personnes qui se disent musulmanes, qui sont né musulmanes, qui s'appellent Mohamed et Abdullah, et Ahmed et ainsi de suite, il y en a qui croient en le pouvoir, quoi, je sais pas quoi. Le cactus peut peut protéger ta maison, ok euh, Un pneu de véhicule protège ta maison, vous comprenez. Euh, Qu'est-ce qu'il y a aussi Afwan euh, Euh, oui, le truc là est simple, qu'ils appellent la main la main de Fa, Fa, Fatima, autre chose, que ça te protège, ok Tout ça, si quelqu'un, il croit en un pouvoir dans ça, ça, ça c'est un shirk de Raboubiya, comprenez Même si la personne, elle pourrait en général, en gros, adorer Tawhid de Rububi, va te dire, Alhamdulillah, ah, Allah il nous a donné une maison, Allah il nous a donné... Mais, quoi Il y a encore du shirk à l'intérieur de... Araboubia. La même chose ici pour les musulmans de Quraish, ils adhéraient en gros à l'idée de Araboubia. Voilà. إن سألتهم من خلق dans notre aïa. قل ما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار وما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وما يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون زلف غفيرص إلى سورة سورة يونس آية ٣١. Доко Аллах зоведе и си, илумансира, еднаш пат. Лайм се Qui a créé, qui fait vivre, qui donne la vie, qui donne la mort Ils vont dire c'est Allah. Dans l'autre Allah. Si tu leur demandes qui vous a créé, ils vont dire c'est Allah. Dans, surat Dans une autre ayah aussi, Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire c'est Allah. Donc les mouchriquis n'avaient pas de problème avec ça. En gros, même si comme on a mentionné, parfois ils, ils accordaient certains des... Certains de ce qui est exclusif à Allah Azza wa Jalla de Saruboubiya, ils l'accordaient à autre chose. Mais ça c'était une une exception. Et parmi les mouchriquines, dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains croyaient dans le qadar, dans le destin. Certains croyaient en le jour du jugement qui va avoir yaoum, quoi al hisab comme on trouve ça dans leur vers de de poésie et il y a beaucoup de de références dans ça comme ici il a dit Antara Ibn Shaddad l'un des un des poètes connus des, des Arabes ayna min al mahrabu in kan rabbi fi al donc ça c'est quoi c'est un vers de poésie qui dit que on peut pas fuir la mort si Allah il l'a déjà écrit ça c'est qadar mais malgré ça c'était des mushrikit c'était des mushrikin parce que encore une fois ils avaient des problèmes avec d'autres aspects ici de roboubia et d'autres aspects plus graves encore dans at-tawhid question oui. Ça, on va le voir plus tard, okay? pour ce qu'il dit jugement relié aux personnes. Maintenant, on va, on, parce qu'il faut faire ça de façon académique. Ces questions-là, okay, parfois, elles sont, elles sont très pointues. Donc C'est pour ça c'est important de comprendre les concepts. Avant de tomber dans ce qu'on appelle ici les asma ou les akims, ça veut dire les, les jugements reliés aux personnes. Tel il a fait telle chose, tel il croit est ce qu'il est musulman, est ce qu'il est kafir, est ce qu'il est mu'min. Ça c'est après. Mais le plus important c'est de comprendre avant tout les c'est Pour ça on a toute une série sur le tawhid. Ça va nous prendre des des dizaines d'heures. C'est parce qu'il y a beaucoup de contenu à couvrir. Donc c'est Ça va venir. Passons au tawhid des asma ou des sifat ici. Encore une fois, rappelons-nous que c'est pas Nécessaire que un musulman aime personne. Il est très connaît pas beaucoup de choses. C'est pas nécessaire qu'elle connaisse c'est quoi. Ah, il y a deux types, trois types de tawhid. Si on va dire à quelqu'un, dis-moi c'est quoi tawhid robubiyyah. Explique-moi. va dire quoi C'est quoi ça tawhid robubiyyah On va dire ah t'es un musulman tu connais pas tawhid robubiyyah. C'est faux. Mais si on va lui dire qui a créé le ciel et la terre, qui crée toute chose, qui est le seul qui donne le rizq qui pardonne les les péchés qui va nous questionner le jour du jugement qui donne la vie qui donne la mort qui te fait tes... est-ce qu'il y a un autre partenaire est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait ça il va dire non ça c'est wahid tawhid ar vous comprenez tawhid al-asma maintenant les noms et les attributs c'est quoi les noms et les attributs les noms d'Allah azza wa on les connaît les noms d'Allah azza wa euh, probablement ça va venir plus tard inshallah ta'ala avec un peu plus de détails on sait que dans le hadith Allah azza que ça parle de 99 noms mais en réalité les ulama ils ont expliqué qu'il y a plus de noms d'Allah Azzawajal on va parler de ça plus tard Inch'Allah mais si on dit Allah Azzawajal il est Ar rahim ça c'est l'un des noms d'Allah Azzawajal le tout miséricordieux Subhanahu Wa Ta'ala quelle est la tribu qui vient avec ça la tribu le nom d'Allah c'est al rahim un autre nom d'Allah c'est Rahman mais la tribu Ar-Rahman L'attribut, c'est la miséricorde. Okay, vous voyez, c'est ça la différence entre les deux. C'est que « Ar-Rahman », c'est un nom d'Allah Azzawajal. « rahma la miséricorde, c'est un attribut d'Allah une Cifre d'Allah » subhanahu wa ta'ala. « Al-Qawi », le Tout-Puissant, c'est un nom d'Allah Azzawajal. De ce fait, la puissance est un attribut d'Allah. On attribue à Allah la pleine puissance. Ça, c'est la différence entre les asma et les sifat, les noms et les attributs d'Allah. Est-ce que c'est clair Un nom, c'est les noms d'Allah, on les connaît. Al-Aziz, Al-Qawi, chaque nom implique quoi Une sifat, un attribut, implique un attribut. Le domaine des attributs est plus large que le domaine des noms. Ça veut dire ce n'est pas chaque attribut d'Allah qui nécessairement vient avec. Un nom d'Allah. Mais chaque nom d'Allah azzawajal contient et implique un attribut. Ça on va le voir plus tard Inshallah, azzawajal dans d'autres séances c'est juste pour donner ici un aperçu. Alors que veut dire ici tawhid quand on parle ici d'être monothéisme, d'être monothéiste dans le domaine des noms et des attributs d'Allah azzawajal إفراد الله بما له من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكيف ولا تمثيل C'est le fait, encore une fois, de croire de façon exclusive, avec unicité. Toujours rappelez-vous du concept ici de l'exclusivité. Très important dans le tawhid. Exclusivité, c'est quoi? C'est... Accorder Allah Azza wa Jal ce qui lui appartient, ses droits, ses noms, ses attributs, mais en même temps, c'est exclure tout autre partenariat avec Allah Azza wa Jal. C'est ça ici le tawhid, toujours exclusivité, effraud, unicité, seulement pour Allah. Or, n'attribue ça que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, à ses noms, c'est les attributs, subhanahu wa ta'ala. min غير تحريفين. Sans tahrif. Tahrif, c'est quoi C'est un détournement de sens. Changer les sens. Plus tard, on va arriver à au tron de Allah Azawajal. Al-Rahmanu Alal Arshista wa Allah Azawajal. Dans le Coran, il nous a dit que il s'est établi sur 130 Ça, c'est l'un des attributs qu'on accorde à Allah Azawajal. Qu'Allah Subhanahu wa Taala s'est accordé à lui-même, Subhanahu wa Taala. Dans le Coran. Alors, le tahrif ici, c'est quoi le tahrif C'est détourner le sens. Comme ceux qui ont fait le ta'wil. C'est un autre domaine, ça va venir plus tard. Genre, on ne veut pas te couvrir maintenant. Okay on veut juste construire. Mais juste pour donner un aperçu ici, tahrif, c'est lorsque quelqu'un il modifie les sens. Il attribue à de l'un de ses noms, de ses attributs, mais il va en modifier les sens. Il va dire non, non, c'est pas ça le sens, c'est autre chose. Donc il ne reste que le ici que le contenant que les paroles, mais pas le contenu, l'essence. Il ne croit pas en l'essence en tant que tel. Donc ça c'est faux. Wa <t> la <'il> tahril. c'est quoi C'est annuler, abolir. Quelqu'un il va exclure certains des noms dans la hasadel. Les mushrikines c'est quoi le nom dans la qu'il ne voulait pas par exemple accepter dans le Coran. rahman Il dit quoi Ma nadrim al-Rahman qu'on ne pas le Rahman. Même avec Rasoulullah sallallahu alaihi wasallam la journée de al-Hudaybiyah, lorsqu'il a fait le pacte avec les musulmkins, il a dit bismillah, il a dit à, il a dit à son écrivain, je pense c'était Ali radiallahu anhu, décrire Bismillah ar rahman ar rahim Alors ses ennemis, les musulmkins, ils disent ah, oh, on n'est pas d'accord avec ce pacte. Enlève le Rahman, on ne connaît pas le Rahman. Ça c'est quoi? Tahrîn. C'est abolir, enlever un ou des attributs ou des noms d'Allah alors ça ça fonctionne pas ça c'est du shirk, ça c'est contraire au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala وَمِنْ غَيْرِ تَكِيِّفٍ وَلَا تَمْفِيلٍ sans le كيف et sans le mythel كيف ici le takif je, je l'ai pas écrit ici parce que ça va revenir dans d'autres cours incha'Allah okay. le takif c'est le كيف, c'est le comment quelqu'un va dire Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui elle ou c'est lui le premier il n'y a rien avant lui et c'est le dernier il n'y a rien après lui comment comment on va faire un quelqu'un va dire on va faire une discussion philosophique on va essayer d'expliquer ça avec des mathématiques ki le comment alors dès qu'on entre dans le caveif le comment dans le domaine de la connaissance dans la on est entré dans l'égarement et dans le quoi dans le Dans le shirk, c'est parce que là, on commence à appliquer une logique de créature, une logique limitée que nous en connaissons de cause à effet ainsi de suite, qui en réalité, c'est Allah Azawajel qui l'a créé. Et nous, nous on, on veut l'imposer sur Allah Azza wa il est qui C'est lui qui a créé ses règles. C'est des règles pour les créatures, pour l'univers. C'est pas pour le créateur. Le créateur, Allah Azza wa n'est pas régi par des règles. Il est le créateur de toutes chose. Donc nous, tout ce qu'on peut dire, c'est quoi Allah, il est le premier, il y a rien avant lui. Il est le dernier, subhanahu wa ta'ala, il y a rien après après lui. Dès qu'on entre dans le taqif, comment Là, on est entré dans le... Dans le shirk, dans le problème comprenez Ou le temphil. Le temphil aussi c'est quoi C'est la comparaison. Comparer Allah à ses créatures. Dire que Azza wa il est comme tel de ses créatures. Comme ils disent les ulama, « Kullu ma dara bi balik fallahu bi dhalik » Tout ce qui pourrait tourner dans ton imaginaire, eh bien Allah, il est différent de cela. N'essaye même pas d'imaginer parce que, encore une fois, notre imaginaire, il est limité à quoi À ce qu'on connaît. Et même si, même si, même si, quelqu'un peut, de, peut devenir un super-être humain, son imaginaire va sortir de ce qu'il connaît. Quelqu'un va dire, moi, je peux imaginer plus que ce que les êtres humains ils connaissent. Un super-être humain. Le mieux que tu peux faire, c'est quoi C'est imaginer ce qui est du domaine des créatures prenez la création, tout ça c'est sous Allah Azza wa c'est pour ça les gens qui posent comme question par exemple est-ce que Allah Azza wa euh, euh, regardez, on revient encore une fois la question de Allah subhanahu wa ta'ala le shaitan il vient à quelqu'un pour lui faire des doutes Allah Azza wa il est le premier, il y a rien avant Allah Allah subhanahu wa ta'ala il est le dernier il y a rien après après Allah mais comment Et là, la, la, la personne commence à réfléchir, essayer de trouver une interprétation pour cela. Ça, c'est un problème de quoi ici Pour l'être humain, c'est un problème dans quoi C'est quoi C'est quoi la ligne ici C'est quoi C'est quoi l'axe C'est un axe de quoi La raison, mais euh, encore une fois, parce que ici, l'être humain, il a déjà fait l'erreur de commencer à penser de façon quoi Mathématique. Mais de façon mathématique ici, c'est quoi son problème C'est sur quel axe L'axe, l'axe, c'est mathématique quand même. C'est, c'est, c'est le temps t, ok, c'est le temps. C'est un problème ici de, de temps. Allah, il a toujours été là. Allah, il est le premier à rien. Avant Allah, il est le dernier à rien. Après Allah, subhanahu wa taala. Là, ton problème, c'est ton temps. C'est, c'est le temps, l'axe du temps. Mais le truc, ce que on, on oublie de réaliser, si quelqu'un tombe dans une, dans un tel piège ce que la personne oublie de réaliser c'est que le temps a été créé par Allah Azza wa Le temps ne limite pas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vous comprenez Le temps est une créature d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc, on peut même pas poser ça comme problématique. Ça sort de no... ça sort de ce qu'on peut quoi Imaginer ou maîtriser ou pouvoir comprendre, il y, y a rien. On on peut rien faire. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Allah il est le premier avant, il y a, il y a rien avant lui. Il est le dernier, il y a rien après. Après lui, Subhanahu wa Taala. Quand on parle des créatures, déjà, déjà, déjà, quand on parle de l'univers, c'est une créature dans la Azwj. Même si on n'a pas la réponse, quoi La réponse qui est quoi Définitive. Ok, la science, elle dit des trucs comme ça, mais ça, c'est des théories. Ok, souvent, c'est du n'importe quoi, c'est des théories. C'est taqawul, alors Allah Azwj bighair Est-ce que Allah nous a dit cet univers il date de combien de temps? Non, mais on peut imaginer un début de cet univers. Comprenez, on peut. Je ne connais pas c'était quand exactement, mais je peux imaginer là qui à un certain moment Allah Azawajal a créé cet univers, ça n'existait pas et ça Allah Azawajal il l'a il a créé subhanahu wa taala. Alors là, même si le temps devient c'est trop c'est trop fort pour moi pour que je puisse quoi je puisse euh, comment on peut dire ça. Absorber cela, le début de cet univers, parce que c'est tellement loin. Mais je peux quand même comprendre le fait que à un certain moment donné, cet univers-là, il n'existait pas. Après ça, il a existé, parce que déjà ça, ça c'est au niveau de la création. Le khalq, et c'est soumis aux mêmes règles que moi, le temps en général. La même chose en termes d'espace. Allah Azawajalla, il est où? Aïn Allah. Allah Azawajalla, il a donné la réponse sur le Coran professeur Assi m'a donné la réponse Allah, جل, Allah, il est fi C'est quoi fi là le problème encore une fois la traduction en français là ça cause problème parce que dire fi sama c'est dans non dans la langue arabe fi c'est pas toujours dans parce que si on dit Allah جل, فسما, il est dans le ciel là toujours direct un problème Allah جل, il est contenu dans son ciel Deux problèmes ici, de traduction déjà, au moins deux problèmes. De un, fi dans la langue arabe, ça peut dire quoi Ça peut vouloir ça peut faire référence à sur au-dessus de. Deuxième problème de traduction, sama dans la langue arabe, c'est pas seulement le ciel, ciel le ciel qu'on connaît, c'est pas quand on dit Allah azza wa jall fi sama, c'est pas sama le ciel qu'on connaît là, le ciel les nuages, et les astres, non كُلُمَا عَلَا كَفَهُوَ سَمَا سَمَا, c'est la hauteur, جِهَةُ الْعُلُو, ce qui est plus haut que toi. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, il est quoi? الْأَعْلَا, le plus haut. Allah Azza il est où? Oh. Il est quoi? Indépendant de, ses, de sa création, Mais il est où? Il est au subhanahu wa ta'ala il est en جهه العلوي سبحانه وتعالى il est au dessus de toutes ces créatures wa Vous comprenez mais encore une fois là dès que la personne commence à entrer dans le mais comment c'est comment ça Allah? il est au dessus de ses créatures mais euh, tout de suite ici ton problème c'est quoi c'est avec quel axe maintenant C'était l'espace. Maintenant, on est en termes d'espace, ok, c'est la dimension de l'espace. C'est pas la dimension du temps, mais en dimension de l'espace, il a la même chose. Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui a créé l'espace. C'est pour ça que c'est difficile pour nous, en tant qu'être humain, d'imaginer Allah Azza wa Jalla, il est où Parce que tout de suite, quand on pose la question où, on pense à quoi Dimension d'espace ici, c'est le x, y, z. Ok, la hauteur et Mais Allah Azza wa Jalla c'est lui qui a créé l'espace khalaqa il n'est pas soumis à cela c'est lui qui l'a créé nous on est soumis en tant que créature je je ne peux être que dans un espace on peut pas imaginer une créature que dans un que dans un espace vous comprenez alors la même chose c'est pour ça ici on fait pas de takif et on fait pas de tamthil on pose pas le comment et aussi on ne fait pas comme qui « Comme quoi, Allah Azza wa Jalla, il a tel attribut? « Ah, ça me rapproche, non. « Кулума дара бибалик, « Fallahu бихила фидалик». « Tout ce qui est dans ton esprit, « Allah Azza wa Jalla, « il est différent de cela. « N'essayez même pas d'imaginer, « ne, ne, ne fais même pas l'effort. « Ça te mènera nulle part, « et ça ne mènera personne nulle part. « Et même Rasoul Allah, « il n'a pas essayé d'imaginer. « Allah Azza wa Jalla, « il est comment et il est comme qui et il est comme quoi parce qu'il sait, Ali sur la paix c'est pour ça il a dit Ali sur la paix dans le hadith authentique تفكروا في آلاء الله méditez sur les signes d'Allah Azawaj mais ne méditez pas sur l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne réfléchissez pas à comme a dit sallalahu alayhi wa comme dans le hadith encore une fois authentique il y avait une question Il-Mathal-ul-А'la oui. okay. al al Il-Mathal-ul-A'la al al Allah Azza wa Dhal Allah Azza wa Dhal il a le meilleur exemple c'est ce qu'on appelle ici Qiyasul-A'la c'est une analogie de quoi? de supériorité parfois on fait une analogie de comparaison on, est... on fait quoi? une analogie de de comparaison ça on peut pas le faire Allah Azza wa comprenez? regardez Akhi, t'es parti à quelle université Telle université. T'as accompli quel diplôme J'ai accompli tel diplôme. Après ça, lui, il va me dire la même chose. Vous êtes parti à la même université et vous avez accompli quoi Le même diplôme, dans le même domaine. Après ça, il y a l'un de, des deux qui est capable de résoudre une formule mathématique, par exemple, facilement. L'autre qui est incapable de le faire. Là, par analogie, analogie de comparaison, ici c'est la même chose, d'équivalence, je veux dire à celui qui n'a pas pu retrouver la réponse, l'autre, il est parti à la même université que toi, il a eu le même diplôme, il peut le faire et toi tu es incapable de le faire. Comprenez Là, qu'est-ce que j'ai fait en Qiyas ici Quelle analogie je viens de faire ici Quelle comparaison D'équivalence. Les deux, vous êtes les mêmes. Alors ça on peut pas le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Analogie de compa... À, à, euh, euh, comment on dit ça Analogie de supériorité, qiyasul al-aula, al-a'la, ça, on peut le faire parce que ça, ça ne définit pas une limite. Ça dit tout simplement que c'est supérieur. Akhi euh, Si tu étais malade, si tu étais malade et que ta mère elle le savait que tu serais malade, que tu es malade et que tu as besoin d'aide. Est-ce que tu penses que ta mère elle va t'oublier Tu vas me donner, tu vas me dire comme réponse quoi Non. Alors, est-ce que tu penses que Allah Azza wa il t'oublie lui Lorsque tu es malade et que tu fais tu fais doua, comprenez Qu'est-ce que je viens de faire ici, à qiyas Je ne viens pas de je je, je n'ai pas dit que Allah subhanahu wa ta'ala est comme ta mère. Non. Ici, c'est un qiyas de mathal a'la. Allah azza wa jalla, il est meilleur pour toi que ta mère. Jusqu'à quel niveau Il y a pas de limite, ça on peut pas le comprendre. C'est un qiyas ici de supériorité. Vous comprenez C'est ça le qiyas qu'on peut faire ici. Et Même dans le Coran on le trouve wallah azawajeli ou dit "dara Allah mathalan rajulan fihi shuraka" yakud parce que ça ça ne limite pas ça n'impose pas une limite ça n'est c'est la même chose ça dit c'est plus grand c'est tout c'est plus haut c'est plus grand c'est plus puissant comment Allahu a'lam c'est trop pour nous on peut on peut même pas comprendre comprenez c'est pour ça que le prophète sallahu alaihi wa sallam il a dit à, à ses compagnons voyez la femme là-bas Avec son petit bébé, est-ce que vous pensez qu'elle va le jeter en enfer? Ils ont dit. Euh, est-ce est que vous pensez qu'elle va le jeter dans le feu? vous en dit. Bien sûr, que non, yarasoullah. Alors il a dit le prophète sallallahu alaihi wasallam. L'Allahou arhamou, Allah azawajal, il est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette mère-là envers envers son bébé. Vous comprenez ça, c'est qui Quoi? Al-ma'fālul ahl. Allah azawajal, toute attribut de perfection qu'on accorde à une créature d'Allah azawajal. Allah en l'attribuant en à Allah de façon meilleure, plus grande beaucoup plus grande parce que Allah Azza wa il est la source de quoi de toute perfection vu que Allah Azza wa il est la source de toute miséricorde dans ce monde comme il a dit alayhi salatu wa sallam, dans le hadith alors c'est Allah Azza wa qu'il est le plus miséricordieux vu que Allah Azza wa il est la source de toute puissance Le roi, Al-Malik, va dire « Est-ce que tu crains le roi, Akhi ?» Oui, bien sûr. Le roi, il est puissant. Il a des soldats. On lui obéit. Tout le monde a peur de lui. Euh, quelle est la source de sa puissance Qui lui a accordé la puissance Et qui lui enlève la puissance C'est Allah Azza wa Alors là, on doit craindre Allah plus que la crainte que nous avons pour le roi. Ça, c'est ce qu'on appelle al قياس المثل اعلى اسكوسيكلار طيب ويا اخي المقصود دي اعلى اسكول دي فق هذا هو سكول دي فق تروير غير fermé 아니 اا اليفن probablement je ne sais pas ce que c'est obligatoire de le dire à chaque fois je sais pas si On dit de un parce que c'est dans le Coran, Allah Azza wa Dhu, il, il dit « وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى الْسَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ » Et on le dit aussi par Adam, et pour que l'autre personne ne pense pas qu'on est en train de faire ici quoi L'équivalence. C'est clair que la personne ne pense pas qu'on est en train de faire ici l'équivalence, que telle créature elle est équivalente à Allah. Donc c'est important ici d'apporter la précision, parce que peut-être que quelqu'un d'ahil va avoir une choubah, il pense que c'est la même chose. Ou quelqu'un qui n'est pas jahil, mais qui pense du mal de toi. Elle dit mais Tu es en train de comparer Allah à là ces créatures. Comprenez. Donc on apporte cette précision encore. il est encore plus haut que cela. Wallahu aleykum. Non. Je connais pas ici un hadith ou autre chose. Allahou On va chercher. on va voir. Je vais chercher. Je vais voir. Est-ce que est-ce qu'on peut le dire Dans la langue arabe oui mais est-ce que ça peut est-ce qu'on peut dire ça pour ce qui est d'Allah la wa je dois chercher inshallah. Non, s'abhat wa ouais, inshallah de wa qu'est-ce que les ulama ils ont dit là dessus inshallah. Oui, euh, pour un point, euh, sur des comparaisons. Oui. Oui. Donc est-ce que ça, ça rentre dans la comparaison en fait parce qu'il y a même des, euh, des qui expliquent OK. Pour ce qui est de la Ayah dans sourate An-Nur, Al Allahu nurus samawati wal ard, qu'Allah عز وجل, il est la lumière des cieux et de la terre. Mathal nurih ka mishkatin fiha misbah. Donc ça c'est dans la sourate la lumière, sourate An-Nur. Là les ulémas de tafsir ils ont expliqué que cet exemple là mathal nurih, i mathal nurih fi qalbil mu'min. L'exemple de la lumière d'Allah Azzawajal dans le cœur du croyant. C'est ça ce qui est ici dans l'Aya comme les ulema ils disent. Ça ne compare pas la lumière d'Allah Azzawajal comme attribut d'Allah Azzawajal. Ça parle de la lumière d'Allah, ça veut dire la guider d'Allah Azzawajal dans le cœur du croyant. Non. Allahu A'ala. Taïm. Encore une fois, les noms et les attributs. Asma wa asifat. Est-ce que al kuffar encore une fois, dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il croyait En esma et wafat? En gros, oui, mais la même chose ici. Ce n'est pas quoi? Innocence. Ce n'est pas propre de toute forme de shirk. Il y avait encore du shirk même dans les esma et les shifat, les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa taala. Dans le temps de al mushrikin des polythéistes, comme on a dit, il euh, certains ils rejetaient le nom d'Allah azawajal qui est Ar-Rahman. De nos jours, il y a combien de personnes? qui croient en Dieu, ici, dans cette société. Combien de personnes qui croient en Dieu? Croient que Dieu... Oh, Dieu, il est... Il est bon. Oh, Dieu, il est puissant. Oh, Dieu, il est grand. Beaucoup de personnes, ok? De par leur fitra ou un reste de religion, est-ce qu'on peut dire de eux qu'ils ont tawhid dans les asma' et as-sifat? Non. C'est clair. Donc, Ils ont une certaine forme de croyance en les asma sifat Mais pas quelque chose de pur au niveau d'être tawhid Parce que tawhid seulement c'est attribuer tout ce qu'il y a à Allah On va lui attribuer subhanahu wa ta'ala Et de façon exclusive et sans le changer ou en, en modifiant euh, les sens Troisième type Tawhid al-uluhiyya Tawhid la divinité ou l'ouhïya d'Allah subhanahu wa C'est l'unicité reliée à la ibada, à la divinité et à l'adoration. Ça maintenant on est arrivé à quelle action ici C'est l'exclusivité dans quelles actions Donc nos actions à nous. OK Donc, tawhid ul c'est relié à nos actions, à nous. C'est l'unicité dans nos actions, dans notre ibadah d'Allah, Azza wa Jal. Ce pas l'unicité relié aux actions d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que Allah, Azza wa Jal, c'est lui, quoi C'est lui qui Qui est al-Razaq, al-Khaliq, al-Rab, le Seigneur. Non, c'est ici, c'est l'unicité relié à nos actions. C'est adorer Allah mais aussi l'adorer avec monothéisme, avec tawhid, avec unicité. Et la plupart, comme on a mentionné, le plupart, la, plus, la, la, la plupart de ceux qui se sont opposés aux prophètes, aux prophètes, à tous les prophètes, et à leur message jusqu'à la fin des temps, c'est une question de tawhid, quoi. Al uluhi, c'est le point le plus, le plus sensible pour les mushriquies, pour la plupart des mushriquies. Се touhid qua de ал uluhia de ал ibada de nos actions à nous eto celui qui tadamana qawluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in donc ça comme on a vu dans sourate al fatiha c le début et la fin du message des prophètes tout le message des prophètes il était à propos de de ce touhid là comme on va le voir dans plusieurs ayats dans les prochaines séances bi Et ça, c'est le sens de « La ilaha illa Allah». Que veut dire « La ilaha illa Allah»? Qu'il n'y a pas de « ilaha», il y a pas de divinité, de Dieu, véridique. «A ilaha ma'bouda bihaqin», «à part Allah». Sauf Allah. Comprenez? Là, la traduction qui dit «Il n'y a de Dieu que Dieu», ça passe pas, ça. «Il y a de Dieu que Dieu», There is no God except God. <rire> tu peux dire à la rigueur, il n'y a pas de Dieu à part Allah. Donc, ilah et Allah. Mais il n'y a de Dieu que Dieu, c'est une répétition ici. Il n'y a de Dieu que Dieu. Tahsil ou Mais le bon sens, le vrai sens de la ilaha illallah, c'est il n'y a pas de divinité, de Dieu véridique. Parce que comme on l'a mentionné, de un, il n'y a de Dieu que Dieu, Ça fait pas de sens. La phrase en tant que telle, elle est problématique, ok euh, N'apporte pas de, il n'y a pas de, euh, comment est-ce qu'on peut dire ça Non. Là, le deuxième problème aussi, c'est que dire qu'il n'y a pas de Dieu, que Dieu, ça, ça, ça c'est faux, juste comme ça. Ça veut dire dans l'existence, ça, c'est you calibre houleux. Est-ce qu'il y a d'autres dieux à part Allah D'autres dieux dans cette, dans, dans ce monde oui. Est-ce qu'il y a d'autres divinités à part Allah Oui, on peut pas, on peut pas rejeter leur existence. Même le Coran, il parle de leur existence. Coran le n'a jamais dit il n'y a pas d'autres divinités. Non, c'est comme si elles n'existent pas. Mais c'est de fausses divinités. C'est il a Allatun C'est de fausses divinités qui sont adorées de façon injuste, qui ne méritent pas l'adoration, parce que ce ne sont pas des seigneurs. Parce que même les meilleurs de ces divinités-là, comme Isa salam, comme les anges, les alayhi a.s., ces créatures nobles d'Allah a.s, Allah s.w.t, il a dit « Bel-ribadun mukramoun » C'est des nobles serviteurs d'Allah. Ce ne sont pas des partenaires avec Allah, ce sont des serviteurs d'Allah a.s et de ce fait, ils ne méritent pas l'adoration. Malgré le fait qu'ils soient nobles ни Rasūlullah, ni Isa, ни Musa, ни al ни Jibril. Il n'yakasne ni н'alt не мериðе l'одораснан. А парт Allah Azza wa ça, c'est le sens de La-Ilah-Illallah. Il y a d'autres divinités véridiques à part Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui, Al-Ilah-Illahu-Hak. Al Et là, encore une fois, on remarque dans la, dans la formule La-Ilah-Illallah. Il quoi Le concept d'exclusivité. La ilaha. Ça commence avec une négation. Il n'y a pas. Définir les limites. C'est pas Allah, c'est mon Dieu. Parce que tawhid, c'est Allah ilahi. Ça veut dire moi, mon Dieu, à moi, c'est Allah. Question de choix. Non. C'est pas seulement mon Dieu, c'est Allah. C'est rejeter les autres divinités. C'est pas seulement ne pas les adorer, c'est les rejeter. Elles sont fausses. Rong. واضح؟ right? Donc ça c'est le concept même de Tawhid de Al-Uluhiyah parce que Allah Azza wa Jall ilay al-Ma'luh al-Ma'bud, c'est lui qui est le Ma'luh, le dieu. Ça vient de Ma'luh, ilah, divinité dans la langue arabe, ça vient de Ma'luh. Al-Ma'luh c'est ce vers quoi on se dirige avec la avec la ibadah, avec l'adoration. لِأَجْلِهَادَ التَّوحید خُلِقَةِ الْخَلِقَةِ وَأُرْسِلَةِ الرُّسُولِ وَأُنْزِلَةِ الْكُتُبُ C'est à cause de ce توحید-là qu'Allah عز و جل il a créé les êtres humains pour qu'il adore subhanahu wa ta'ala avec avec توحید et c'est à cause de cela qu'Allah عز و il a envoyé les messagers les prophètes les prophètes leur rôle principal c'était quoi le rôle principal des prophètes de nos avertir Avertir, c'est quoi Ça veut dire, attention, voilà les conséquences du mal. Et quoi aussi Donc, mundirina, et quoi aussi Moubashiri, donc, aussi annoncer la bonne nouvelle. Voilà la récompense du bien. Par contre, ici, ça, ça tout le monde est d'accord. Atba'u russul, en gros, en général. Mais, l'autre point ici, c'est, c'est quoi ce bien vers lequel les russuls, ils ont Ils ont invité. De nos jours, on entend toutes sortes de choses, à qui que les prophètes ou même Rasoulullah, ils ont été envoyés pour unir l'humanité, pour des trucs comme ça. Ça c'est, tout ça c'est bien sûr. Ça c'est comment est-ce que les les euh, comment on peut dire ça les les courants humanistes modernes comment est-ce qu'ils ont influencé tellement de domaines dans la vie, même la religion en tant que telle, même la religion comment est-ce qu'ils ont ils en ont modifié le sens pour plusieurs personnes. Coran, il est très clair que la mission principale des prophètes, c'était quoi D'adorer Allah et de ne pas lui associer d'autres partenaires. Et de rejeter toute autre divinité à part l'Azaud. Ça, c'est la mission principale. Tout le reste, ça rentre dans ça. Les bons, akhlaq, bons comportements, ça rentre dans ça. Ça suit ça. Tu as le bon comportement parce que tu es un abd d'Allah, tu es un serviteur d'Allah et qu'Allah il aime le bon comportement et il a dit d'avoir le bon comportement. Tu fais la salat, tu fais la zakat, tu aides le pauvre. Pourquoi Principalement, la raison principale Il peut avoir après ça d'autres raisons naturelles. Tu le fais par compassion et tu as un cœur qui est bon et tu aimes et tu te sens bien. Tout ça, ça rentre dans le fait. Alors, Allah nous a accordé tout ça. Pourquoi Pour nous faciliter la ibadah. Pour que la ibadah, elle va avec notre nature humaine. Lorsque tu donnes le zakat, qu'est-ce qu'il y a Tu donnes zakat, tu la fais comme ibadah pour Allah. Avant tout, tu as Donner cette sadaqa comme sacrifice pour Allah, c'est parce que ton créateur, il aime cela, il t'a dit de le faire. Mais Allah Azza wa Jalla, pour nous faciliter la ibadah, qu'est-ce qu'il a mis Il a mis cette dimension-là humaniste à l'intérieur, quand on se sent bien, on a aidé quelqu'un, on a fait un bon geste, vous comprenez Mais c'est pas le seul sens de la ibadah. Et c'est pas le sens principal de la ibadah, des bonnes œuvres. Le sens principal, c'est la ibadah d'Allah subhanahu wa ta'ala, adoré Allah Azza wa Jalla avec монотеисме وَأُنزِلَتِ الْкутуб وَا بِهِفْتَرَقَ النَّاسُ إِلَى مُؤْمِنِينَ وَكُفَار c'est avec ce concept aussi du monothéisme que les gens se sont divisés en deux groupes, les mu'minines ainsi que les, que les kuffars est-ce qu'il y a des questions? c'est clair? طيب euh Passons brièvement inshallah maintenant avant de prendre une pause, passons brièvement à ou أقسام الشرك maintenant. Les formes de de shirk, ce qui est contraire bien sûr au polythéisme euh, au monothéisme ou tawhid d'Allah azza c'est quoi c'est c'est le shirk, c'est le polythéisme, le shirk, le oui, il y a une question Ah, on va le dire, Inch'Allah, tout à l'heure, Inch'Allah. Al-Shirk, le polythéisme. La même chose ici. Le polythéisme, c'est le contraire du monothéisme. Et de ce fait, encore une fois, d'un point de vue purement académique, pour faciliter l'assimilation de ces concepts, le shirk, c'est le contraire du tawhid. Et de ce fait, le shirk, il y a trois formes de, de shirk, tout comme il y a trois formes de tawhid. Donc, le shirk peut aussi intervenir dans les trois domaines suivants. Première chose, al-raboubiya Araboubiya. Shirk dans la seigneurie. Encore une fois, on a parlé tout à l'heure de la seigneurie que le fait qu'Allah azawajal il est, il est arabe et là, ça peut, il peut, ça peut prendre deux formes qui sont différentes. Donc, on va pas, c'est pas écrit ici parce que ça va être couvert plus tard. Inch Allah azawajal, Shirkut Tahtil. C'est quoi » Tahtil c'est abolir, c'est mettre en suspens, mettre en suspens. La, notre croyance en la seigneurie d'Allah subhanahu wa taala, en la roboubia d'Allah subhanahu wa taala. Comme par exemple, shirk ou Pharaon. Et ça, c'est le pire, la pire des formes de shirk. Ok, c'est la pire des formes de shirk. Comme Pharaon, il a dit, a Pharaon, Pharaon, l'ennemi de Moussa, de Moïse. Alésia, il a dit quoi Omerabul alamin. C'est qui ça Rabul alamin. C'est qui ça Le Seigneur des univers. Je le connais pas lui, le Seigneur. Comprenez Donc ça c'est la pire forme de shirk comme, encore une fois, l'athéisme de nos jours. Ça c'est shirk ou ta'atil. Ta c'est la personne abolie comme elle ne croit aucunement en la seigneurie d'Allah. Ça c'est la pire des formes de, de shirk ici. Encore une fois, comme comme Firaun. وَمِنْ هَذَا شِرْكُ الْفَلَاسِفَةِ الْقَا إِلِنَ بِقِدَمِ Comme certains des philosophes qui ont parlé de quidam al-alam. C'est quoi quidam al-alam Ça veut dire que cet univers, il est Éternel, il est sans début. Il n'a pas de début. Comprenez que cet univers en tant que tel, c'est une suite sans fin de d'événements qui s'engendrent de façon continue. C'est vers moins l'infini. Cette, cette cet univers-là n'a pas n'a pas de début. Qu'il a toujours été là. C'est quoi ça C'est une forme de cercle de Arrobobilla de là. Seigneurie, parce que c'est comme dire que cet univers, il s'écrit lui-même. C'est lui, lui arabe, au fait. C'est lui attribuer l'un des attributs de l'Arzoul, qu'il est le premier, qui n'a pas de début. Ça, c'est une forme de de shirk. Wa min taifat wa ibn farid ainsi de suite. Ici, cette euh, cette croyance très très grave, au fait, que vous l'avez peut-être lu quelque part, mais c'est très important vu qu'on est dans un cours de tawhid ici. Упадет ал вудуд, Скокерка, Сисеква, Упадет ал вудуд. Апјаса. Ок, Упадет ал вудуд, са се е една кроење. Беше, се не го наоѓаат се се корени само само само само само само само само само само само само само само само само само само само само само само само само само de само euh, ainsi de suite, само само само само само само само само само само само само само само extrême de soufisme OK certains soufis extrêmes comme Ibn Arabi Ibn al-Farid Ibn Sab'in alors eux ils sont arrivés à une est du kuffer pur et dur c'est quoi c'est le fait de dire que ar-Rabb 'abdun wal 'abdu Rabb en fin de compte le créateur, c'est la créature c'est la créature et la créature c'est le C'est le Créateur. Et que Allah Azza wa Jal, il est physiquement partout. Et que tout c'est Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, c'est toute chose. Vous comprenez Donc, ils ont mêlé Allah Azza wa Jal avec ses, ses créatures. Ils disent tout est divin. On est tous divins. On est tous une partie d'Allah Azza wa Jal. Ta'ala, Allahu an-da'ala. Que les murs, ça ça fait partie d'Allah Azza wa Jal. Que tout ce monde, c'est une partie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Donc ça c'est un kofr quoi c'est un coffre pur, dur et sans et sans aucun débat, sans aucune discussion, ok Et bien sûr, ce qui en sort de ça, c'est c'est des catastrophes dans tous les domaines, ok Il y a, il y a plus de fin aux catastrophes après cela. C'est parce que entre autres, qu'est-ce que vous imaginez C'est quoi les implications de ça Bien sûr, ça, ça, juste ça, c'est suffisant. On a, on a pas besoin d'un égarement plus. Mais quelles sont les autres implications pratiques maintenant, selon vous On peut adorer des choses physiques, ok. Si j'adore la table, je suis en train d'adorer Allah azawajal. Donc, il y a pas, il y a pas de shirk même dans a pas de problème de shirk. Plus encore, dans la vie de tous les jours, il y a pas, il y a pas de bien, il y a pas de mal. Il y a pas, il y a pas, il y a pas quelque chose s'appelle un crime, il y a pas quelque chose s'appelle haram, il y a rien. Non. Tout ce qui arrive, c'est quoi C'est une action divine. Comprenez Il n'y a plus de mu'min, il n'y a plus de kafir. Ça, c'est la fin de wahdat al-wujud. Donc, wahdat al-wujud, c'est, toute la religion de l'Islam, du début jusqu'à la fin, qui est quoi Qui est fois zéro Reste rien. Aucun, aucun concept. Ça, c'est, c'est pas seulement une bid'a, c'est bid'a muqaffira et c'est la pire des bid'a qu'on puisse imaginer. Ok La bid'a de wahdat al-wujud. Wahdat al-wujud, ça veut dire l'unicité de l'existence. Que tout, c'est la même chose. Il n'y a pas, il n'y a pas créature et créateur. Que tout, c'est la même chose. C'est clair Non. Donc là encore une fois Ça c'est quoi Ça c'est shirk dans la reboubiya d'Allah Azza wa Jal Shirk clair Shirk dans les noms et les attributs d'Allah Azza wa Le fait de dire que tout c'est Allah Et que Allah Azza wa c'est toute chose Et shirk aussi dans la ulouhiya Parce que tout peut être adoré Tout est Allah Azza wa Jal Et pour, tout peut adorer tout en fait Non. Euh... Deuxième forme de shirk Vous imaginez c'est quoi Shirk dans les noms et mais j'ai oublié de couvrir la deuxième partie donc ici dans arrobobia on a shirkut ta'atid dans la seigneurie shirkut ta'atid c'est le fait de mettre en suspens de ne croire de d'abolir complètement l'unicité dans l'arz al dans sa seigneurie ou ça peut être aussi shirkut at-tashlik c'est le fait d'accorder Allah l'arz d'autres partenaires dans sa quoi dans sa seigneurie comme par exemple un nassara les chrétiens Ils ont dit que Allah Azzawajal, il est le troisième de trois. Fait <coughs> la la croyance de la trinité, c'est quoi C'est shirk Dans dans le fait le fait euh, le fait d'attribuer Allah Azawajal une famille, un enfant, une épouse, c'est quoi ça S'il a un enfant, t'as Allahou enfant va être quoi Divin, va être un partenaire avec lui. C'est compris que dans n'importe quelle famille, les membres de famille sont partenaires, même s'il y a quelqu'un qui a la plus grande part. Mais même les enfants sont partenaires de leur de leur père. Ils héritent de leur père ainsi de suite. Allahu Donc, ça c'est chez eux dans Araboubia. La même chose ici chez dans Al Madous. Je me rappelle plus comment ce qu'on appelle Madous. Euh, je sais qu'il y a non, en France En tout cas, Al Madous, c'est ceux qui croient en une existence de dualité qu'il y a le seigneur du bien et le seigneur du mal. Comme les adorateurs du feu. Na. afwan. Ouais, je pense. En tout cas, les magous, c'est toute croyance qui attribue deux puissances contrastées, la puissance du bien et la puissance du du mal. Qu'il y a les forces subhanallah, vous regardez, ça c'est très présent dans les dessins animés, les trucs pour enfants ainsi de suite, ok, donc les, les forces du mal, les forces du bien, ok, mais on les met ici au même niveau de puissance c'est pas, oui, il y a le mal force du mal mais mal dans l'islam, mal c'est shaitan, shaitan c'est une créature, c'est une créature quoi sans valeur et sans puissance considérable. Donc, le fait d'attribuer, de mettre comme s'il si y a le Seigneur du bien, le Dieu du bien qui fait les bonnes choses, il est la source toute lumière, et qu'il y a de l'autre côté le Seigneur du mal qui est et des ténèbres, qui est la source de tout mal qui arrive dans cet univers, et de les mettre en conflit qu'il y a là qui remporte parfois l'autre ça c'est shirk dans quoi dans ar-rububiyya shirk dans ar-rububiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> <coughs> hawadith uh, ash-sharr ash-sharr ila ila al-zulma, donc c'est une forme de shirk de at polythéisme ici, quoi de d'association c'est accorder à Allah azza wa jall un autre seigneur qui serait partenaire avec lui oui Ça dépend de leur, ça dépend de leur de leur. Il y en a parmi eux qui ont dit comme Allah Azza wa dit dans le Coran Karim Uzair ibn Allah, ils ont dit c'est Uzair qui est le fils d'Allah Azza wa Donc dans ce sens, ce serait comme les chrétiens. D'autres peut-être ne croient pas nécessairement à la même, mais là les juifs leur plus grand problème encore une fois c'est tawhid al uluhiya Rappelez-vous que tous les kuffar sans exception on peut dire c'est quasi impossible de trouver quelqu'un kafir qui n'a pas de problème dans le shirk de l'Uluhiya. Mais on peut trouver quelqu'un qui est kafir que son seul problème c'est l'ulouhiya, ok? Mais trouver quelqu'un qui affirme que l'ulouhiya ça va bien, c'est d'autres, ça c'est quasiment impossible, parce que l'ulouhiya c'est c'est le fruit de toute chose. Robubiyah, t'as le bon tawhid. esma aussi fait, t'as le bon tawhid. en général ça mène facilement vers tawhid dans l'ulouhiya. Wa roulette, Robert il qbourg,ad rwaح l'اء تصر بعد elmaout. La même chose ici une autre forme de chique dans Arroiya ici dans Techérik par partenariat, ceux qui croient par exemple que Robert ilkobourg, ceux qui adore des tombes et qui croient que les âmes des morts, des saints, qu'ils ont un certain pouvoir après leur mort, okay qu'ils sont présents partout et qui nous aident à faire des choses, et وَلْعِيَدُ بِاللَّهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَى Allah Azza wa Jalla, il ne pardonne pas cela, سُبْحَنَهُ وَتَعَلَى De nos jours, une chose qui se rapproche, je dis pas que c'est un shirk, mais qui se rapproche, ok ça peut mener la personne sans qu'elle ne réalise vers un shirk, c'est euh, <coughs> une croyance excessive dans les fameuses théories du complot. ok Les Illuminati, ainsi de suite, croire que le shaitan, il a des pouvoirs tellement forts, tellement puissants, que y a un sarraf que les forces du mal, elles peuvent faire ce qu'elles veulent et qu'elles dirigent une grande partie de ce qui se passe dans le monde. Et que ça, ça peut, quoi Ça peut rapprocher la personne de shirk ici, de la dualité, de croire en une force de ténèbre qui, qui dirige tout derrière. Comprenez Que ça, ça se rapproche. Je dis pas que c'est du shirk, mais ça peut faire tomber. C'est Ça rapproche. C'est une croyance qui rapproche et qui affaiblit la confiance que la personne elle a en Allah Azza wa Parce que oui, dans l'islam, Islam Quran il parle du concept de complot en tant que tel mais c'est le complot de quoi wa yamkuruna parle du complot du Mais de un, il nous rappelle que le Qaïd, les complots du shaytan, qu'ils sont faibles. Et de deux, Allah nous rappelle que ses plans à lui sont supérieurs au plan de des shayatins. Donc ça, ça se rapproche de de ce. Deuxième type ici de al -Shirq c'est shirk dans les noms et les attributs asma ou sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala ici on a écrit awliya, awliya c'est quoi c'est euh, dans un certain sens les awliya Si c'est dans un sens ok. c'est les saints, ce qu'on appelle en français les saints, donc saint telle chose saint telle chose, dans les pays arabes ils ont la même chose les villages s'appellent sidi telle chose sidi telle chose, les saints le fait de croire qu'il y a des morts dans leur tombe Qui ont une puissance particulière après la mort. Que ça, c'est une forme de de shirk. Deuxième type ici. Ta'ouhi shirk ou fit ta'ouhi asma iwa al sifat les noms et les attributs. Ça, c'est extrêmement grave, mais moins grave que shirk al rububiyyah Donc, on voit ici que la gravité de shirk, tout le shirk est grave. Attention ici, c'est pas pour dire c'est pas grave. Okay? Tout le shirk c'est grave, mais grave et plus grave et extrêmement grave. Extrêmement grave, c'est shirk de al rububiyyah Un peu moins que ça, c'est « shirk » dans « asma wa asifat » Les noms et les attributs d'Allah Azzawajal. Soit « shirk »« al-mushabbiha » par exemple. « Mushabbiha tashbihun makhlouki bil khaliq » C'est le fait, encore une fois, de comparer Allah Azzawajal à ses créatures. Si quelqu'un dit « Allah Azzawajal » il a une main. Parce que dans le Coran, ça nous parle de la main d'Allah Azzawajal. « Yadullahi fawqa » aidin како qala subhanahu wa ta'ala mais si quelqu'un va dire la main d'allah azza wa jalla elle est comme nos mains ta'ala allah an dhalik ça c'est un quoi shirk dans اسماء وصفات les noms les attributs d'allah azza wa jalla parce qu'il a comparé allah azza الباطلة من اسماء الاله الحق et c'est ce El had de nos jours c'est l'athéisme mais on parle pas de ça. El had c'est comme c'est mentionné dans le Coran, yulhiduna fi asma'ihi wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi. C'est quoi ce l'had qui est mentionné ici dans cette, dans cette surah, euh, ou bien dans cette aya 180 de la sourate numéro 7 quand vous allez ça vous avez ça dans dans les références comme Ibn Abbas il dit yulhiduna fi asma'ihi, ay yushrikuna. Qu'est-ce que les arab ils ont fait Les mushrikin, ils ont tiré de certains des noms Ils ont extrait de certains des noms, d'Allah subhanahu wa taala, les noms de certains de leurs divinités. Ils ont dit l'un des noms d'Allah c'est qui? C'est Allah. Et de ce fait, ils ont appelé l'un de, leur, de leurs, l'une de leur divinités, l'une de leurs pierres, ils l'ont appelé quoi? Allet. Allet. lat Al c'est connu ça. C'est c'est l'une des grandes divinités des Arabes dans le temps du prophète, sallallahu alaihi wasallam. Il y avait Allet et il y avait quoi? al-azza allat al-azza li mushrikini zave deux ici два dieu principaux les statues comme ça de grandes statues c'était allat wal-azza qu'ils adoraient allat ils ont pris ça du nom allah al-azza ils ont pris ça du nom qua al-aziz alors ça c'est un shirk dans les noms et les attributs d'allah subhanahu wa ta'ala troisième forme bien sûr c'est shirk qui reste quoi donc quoi Chirc dans la seigneurie, dans les noms et les attributs. Il reste shirk dans l'adoration, dans la ouluhiya, dans la divinité. Donc là, c'est en général, c'est relié maintenant à ce que la personne, elle fait quelque chose de pratique. Elle fait une action qu'elle ne devrait pas faire pour autre que Allah Azzaoui. C'est ça ici, chirc de l'ouluhiya, chirc dans la ouluhiya. Et ça, ça peut être chirk akbar, un chirc majeur. Et ça, c'est le fait... Д'accord, dit Allah Azza un partenaire qu'il adore, comme il adore Allah Azza wa Jal. أَمْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَّنْ وَهُوَا Ou ça peut être un shirk ici qui est mineur. Donc on a shirk akbar et shirk quoi? Asghar. Shirk akbar et shirk Asghar. C'est quoi shirk Asghar? لعلماء الديز ما ثبت بالنصوص انه شرك لكن دلت على انه غير مخرج من المله شرك الاصغر سي توت tous que les textes Sunna ont appelé en nomé shirk que ça c'est un shirk, mais qu'il y a ce qui indique que ça ne fait pas sortir la personne de quoi de Si la personne, elle ne sort pas d'un islam avec ce shirk, alors c'est un shirk mineur, asra, qui reste que c'est un péché majeur, c'est un péché extrêmement grave, mais ça fait pas sortir la personne de la religion de l'islam. Parce qu'il y a des textes qui l'indiquent. Comme par exemple, comment est-ce qu'on pourrait savoir « Adabu tarattu bi haddi al Comme si Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas appliqué Arida n'a pas appliqué le had, la punition de l'apostasie sur quelqu'un qui a fait une forme de shirk, comme par exemple l'absu et tamima. Tamima c'est quoi euh, C'est un pendentif. Quelqu'un qui porte un pendentif, ok Qui pense que ce pendentif là, quoi Il y a une, il y a une baraka avec ça ainsi de suite. Que ça c'est quoi Les amulettes. Quelqu'un, il croit que il y a une certaine protection, une certaine baraka, que si tu portes ça, tu vas bien te sentir. Ça, c'est shirkul asghar. Sauf, bien sûr, ça peut devenir shirk akbar, si la personne, elle croit que ça, ça a des pouvoirs, quoi Exceptionnels. Que c'est cet objet en tant que tel qui nous protège par lui. Différence, ici, entre quelqu'un qui croit que l'objet, quoi Il est béni, Allah Azza wa Jalla a mis une certaine bénédiction, que être quand quand c'est présent, ça attire le bien, ok? Azza wa Jalla que ça séchera La personne ne sort pas de l'Islam parce que Azza wa Jalla, parce que le Prophète il n'a pas appliqué le had de Rida sur une telle personne. Mais si bien sûr quelqu'un croit que un objet, c'est cet objet là qu'il est de façon indépendante, il génère le risque, il génère la quoi? la protection, que c'est lui qui a des pouvoirs spéciaux, il y a quelque chose de pouvoir spécial à l'intérieur de ça et que, ça c'est quoi, shirkun? Akbar. Donc il y a une distinction ici à faire entre le fait de croire, quelqu'un il croit que, ah, lorsqu'on met ça, Allah Azza wa Jai, il nous protège. Ça c'est shirkun ashram. Ou quelqu'un qui croit que mettre ça, ça nous protège, c'est l'objet qui me protège, c'est ça la source de la puissance. Ça c'est shirkun quoi? Akbar, parce que ça c'est un shirk dans la dans la seigneurie, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si les textes indiquent que telle action, c'est un shirk, mais les textes indiquent aussi que cette action-là ne fait pas sortir de l'islam, alors là, c'est un shirk ou quoi Asghar, mineur. Aussi ma kena wasi la al-shirk il akbar. Il y a certaines formes de shirk qui sont un shirk mineur, <coughs> parce que c'est un chemin. c'est une... Ça mène à long terme vers un shirk quoi Akbar vers le shirk majeur, c'est une piste qui mène vers le shirk majeur. De ce fait, c'est un shirk mineur, c'est pas un shirk majeur, mais ça reste que c'est un shirk. Comme par exemple, un shirk au fil alphabet, comme un shirk dans les dans les paroles. C'est quoi un shirk dans les paroles Tu vas non, ça c'est ça c'est Akbar, ça c'est pas ok. De... Non, c'est dire que demain tu vas venir. Tu me promets tu vas venir. Inshallah, si Allah il veut et mon père il veut je vais venir, Allah. Si Allah il veut et mon père il veut, je vais venir. Vous comprenez, ça c'est chez quoi Asghar, shirkun asghar dans les paroles. On ne dit pas ça. Même si on sort pas de l'islam nécessairement avec ça parce que habituellement la personne ce qu'elle a fait ce qu'elle ce qu'elle dit c'est pas qu'elle croit que c'est son père qui peut l'empêcher de ce que Allah il a écrit de faire vous comprenez mais ça c'est shirk c'est une erreur ici dans l'expression on ne doit pas mettre quelqu'un au même niveau que Allah subhanahu wa taala lui ce qu'il veut dire c'est que mon père habituellement il ne me laisse pas sortir si Allah il veut et mon père il veut mais ça c'est shirk dans quoi mustalah dans la terminologie on ne parle pas comme ça parce que Ça peut mener ça peut mener à croire si les gens disent ça tellement il va y avoir des personnes qui pensent que oui vraiment que Allah il parfois il décide de certaines choses mais à cause du fait que le père il voulait pas ça a pas marché cette chose que Allah il a décidé subhanahu wa ta'ala bien sûr cette même parole ici elle peut devenir shirkun akbar selon quoi l'intention, la croyance de la personne, maintenant si vraiment il y a quelqu'un, ce qui est exceptionnel c'est vraiment quelqu'un, il y a, a quelqu'un qui croit que mon père il est tellement puissant qu'il y a des choses que Allah Azza wa a écrit mais qui vont pas passer à cause de mon père ça c'est shirk akbar, khalas on est entré dans quoi dans la dans la seigneurie, on n'est plus dans un problème ici d'expression de, de, de mauvaise expression, c'est pour ça prophète salasim était en colère contre l'homme qui a dit quoi « Celui qui obéit à Allah et à son prophète, il est guidé. Et celui qui leur désobéit... » Alors, le prophète Salasim était en colère. Il a dit « Aja'altani nidda »« Ce que tu as fait de moi, un, un associé avec Allah. Mais a a dit, » Mais il n'a pas appliqué le Hadrida. Il n'a pas dit « Celui-là, il est kafir. » comprenez le prophète Salasim Mais était en colère entre lui parce qu'il s'est mal exprimé. Il a dit « Celui qui obéit à Allah et à son prophète là il a mis les deux pas de problème Allah Azza wa dans le Coran dit obéissez à Allah et à son prophète mais après ça il les a mis ensemble celui qui leur désobéit c'est comme s'ils sont au même niveau Vous comprenez donc là il s'est mal exprimé c'est on ne parle pas comme ça oui Euh, là, ça, ça rentre pas dans le shirk. Non. ça pas dans. C'est pas du domaine du shirk. Non, non. non. Oui, très Là, encore une fois, c'est la même chose. Il faut voir c'est quoi l'intention de la personne, c'est quoi la croyance de la personne. You staff ok Et souvent, ce qui nous indique ça, ce qui nous aide à ça aussi, c'est, c'est l'historique derrière. L'historique derrière c'est quoi Quelqu'un il disait Quelqu'un il dit euh, Moi tel, euh, tel pendentif ou tel objet Je le porte parce que mon grand-père C'était quelqu'un de pieux il faisait salat et ainsi de suite Et à chaque fois Il portait ça en permanence Et c'est ça ce qui lui rappelait de faire salat C'est avec ça qu'il se rappelait de faire le dhikr d'Allah Et ainsi de suite Donc là il a fait un lien entre quoi se rapprocher d'allah се wa taala se rappeler d'allah azawajan est un objet ça c'est un chirk kun kwa أصغر lui il croit que cet objet là allah azawajan illemmi comme signe de présence de de baraka ce qui est vrai dans certains cas qui pourrait nous dire c'est quel serait un objet qui attire la baraka que c'est vrai ça c'est justifié mushaf OK quelqu'un pourrait dire mais on veut un exemple plus plus clair être en présence de la Kaaba être devant la Kaaba est-ce que ça attire la baraka ça attire ça attire quelque chose d'exceptionnel ou non oui être dans le Masjid, est-ce que ça attire quelque chose d'exceptionnel ou non oui ça attire les malaika les anges ça attire la la quiétude OK être avec salihah être avec des gens pieux avec un entourage qui est pieux des gens qui adorent Allah Azza wa qui sont connus pour le dhikr surtout si c'est communautaire c'est pas une personne OK là yastami'una ala ils vont pas tous ça ça attire le bien et ça c'est justifié dans dîn. quelqu'un veut dire non je veux aller être avec ça ah il y a des gens ils sont en train d'étudier le deen. Ah, il y a des gens sont en train d'étudier le deen. je veux être avec eux c'est des objets ça c'est du matériel pourquoi parce qu'ils croient que leur présence attire Le bien qui vient d'Allah Azzawajal. Ce n'est pas qu'ils croient que c'est eux qui vont mettre utile. C'est eux qui vont m'écrire le bien. Vous comprenez Donc ça, n'y a pas de problème. Le problème, il est dans le fait que ce soit une bida'a. Quelque chose qui n'est pas dans la religion. Il n'y a rien dans la religion qui dit que cet objet, en tant que tel, il attire le bien. Alors là, on est entré dans chez quoi Asra. Mais si la personne... Elle croit que cet objet, c'est lui de façon indépendante, qui va causer le bien ou causer le mal. Là, on est dans chez quoi? Akbar, majeur. On est dans le politisme. shirk Akbar parce que ici on a attribué quoi? Un partenaire avec l'arzou. dans ça, dans sa seigneurie. Encore une fois, exemple typique, c'est les dessins animés qu'ils font aux enfants. C'est plein de ces formes de shirk là. Ok? hein? Des trucs comme ça, non. Plein de shirk, ok Donc un pendentif et un objet comme ça et que on l'ouvre et ça va faire trembler les cieux et la terre et je ne sais pas quoi. Donc ça c'est, ça c'est du shirk, ça c'est du shirk qui est véhiculé aux enfants dès leur jeune âge. Non Non. Marie. Oui. On va arriver à ça, Inch'Allah. Il va, il va avoir une section juste sur ça, Inch'Allah. plus tard, Inch'Allah. Oui. Pour Hanna, Hanna dans dans dans, dans quel sens J'ai pas compris. Donner, faire, faire une les les médicaments. Ok, on va on va pas aller dans dans les détails parce que tout ça ça va revenir plus tard, ok Parce que c'est une introduction. On veut pas trop aller dans dans les détails. Mais mais en bref. Il faut faire une distinction entre ce qui, ce qui a un signe matériel, c'est prouvé par l'expérience, comme les médicaments habituellement. Soit c'est prouvé de façon scientifique avec de la recherche. Médicaments, on va faire quoi on va, on, va, on va les éprouver sur des souris et des lapins, je ne sais pas quoi. Après ça, on va les tester sur quelques êtres humains. Donc, c'est avec l'expérience habituellement que ça fonctionne. Et même pour le médicament, notez ici que le médicament, aller au médecin, c'est quoi, quoi la condition, en fait, islam d'aller au médecin ou de prendre des médicaments Il y a une condition malgré ça Oui, sans parler de l'aspect fikr, bien sûr, il ne doit pas y avoir plus de mal que de bien. Des trucs comme ça, on ne parle pas de ça. c'est le fait de de croire que ce n'est pas le médicament qui a la puissance indépendante de nous guérir. Vous comprenez, c'est Allah Azawajalla qui guérit. Le médicament, c'est une cause que Allah Il a mis, subhanahu wa taala. C'est Tu feu? Donc, par l'expérience, on sait que le feu, il brûle. Ça, c'est par quoi? par l'expérience, ça on le sait. Donc là il y a pas de problème. Quelqu'un dit moi je veux pas approcher le feu parce qu'il brûle. C'est lui qui va me brûler le feu. Compris? C'est lui qui va me brûler. Mais il me brûle pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis arrivé à cette conclusion? Parce que bien sûr l'arc, la raison, un truc comme ça. Mais à la base c'est par l'expérience. On touche une fois, off, ça brûle. Y a quelqu'un il a mis sa main et bien Il a été enflammé, pris par le feu, ainsi de suite. Donc le feu, ça brûle. Mais ça brûle par quoi Par le qadar d'Allah Azzawadu. Si Allah Azzawadu, il veut qu'il y ait une exception, que le feu ne brûle plus, est-ce que c'est possible Oui, c'est arrivé à Ibrahim a. Même si Allah Azzawadu, il a fait en sorte que pour le cas du feu qui ne brûle pas, que ce soit un miracle. pas c'est pas quelque chose donné à n'importe qui. Mais est-ce que ça peut arriver que le médicament ne guérit pas Oui. Quelqu'un va dire, le médecin va dire, regarde ça, ça a fonctionné sur so far so good. 1000 personnes que j'ai traitées, ça fonctionne. Toujours, toujours, celui qui prend. Toi, tu vas dire, tu vas pas dire dans ton cœur, ça c'est le médicament, 100%. Tu vas dire, c'est une cause, c'est un sabab, c'est Allah Azza wa qui guérit. Parce que tu peux être celui 1000 et 1, mais que ça ne fonctionne pas sur toi. Vous comprenez Donc, ça, le médicament, c'est pas de la superstition, c'est pas quelque chose de tout ce qui est, on peut pas expliquer tout ce encore une fois c'est du domaine de de un peu de l'artistique qu'est okay? ce que ce qui est imaginaire, ce qui est difficile à à, à rendre concret ok, pouvoirs spéciaux, pouvoirs exceptionnels, là on est dans le domaine de quoi Soit c'est prouvé par l'ouari, par la révélation, ou on est dans un domaine sensible, shirk très très probable. Vous comprenez Il y a des choses prouvées par la révélation, par al-wahy, par al-wahy. Al L'eau de Zamzam, tu vas la boire, qu'est-ce qu'il y a Quelque chose de spécial. C'est pas c'est pas prouvable dans un laboratoire scientifique ça, c'est pas et c'est pas seulement par l'expérience, l'expérience peut contribuer, mais on connaît comment le pouvoir spécial de Zamzam. Comment est-ce qu'on le connaît Par la révélation. C'est Allah Azza wa qui nous a dit C'est pas matériellement, on va faire des tests dans le laboratoire, on va dire ah ça c'est de l'eau qui est spéciale. Pour ça on l'appelle de l'eau bénite, on l'appelle pas médicament. Zamzam c'est pas un médicament, on l'appelle quoi De l'eau qui est bénite. Ma'oon mubarak, c'est pas. Oui c'est dawa, ouais, ça a le même effet, ça guérit, mais on va on va pas le mettre euh, dans la pharmacie, on va dire médicament de ton laboratoire, vous comprenez Donc c'est ça ici la distinction à faire, c'est que s'il y a une chose prouvée par l'expérience Il n'y a pas de mal à le faire. Doha, demander de l'aide, demander de l'aide à un être humain vivant devant toi. Remarquez la différence ici. Demander de l'aide à un être humain vivant devant toi. Aide-moi s'il te plaît. Est-ce que ça c'est du shirk? Fimayaq dirou alay. Sur une chose, on lui demande de nous aider dans quelque chose que, encore une fois, selon l'expérience, potentiellement. Peut-être il peut le faire. Et il y a des êtres humains qui peuvent le faire. Aide-moi à porter cette table. Est-ce que c'est du shirk? Non. Aide-moi à vivre plus longtemps. Est-ce que c'est du shirk? Oui. Parce qu'un être humain ne donne pas ni la vie, ni la mort. Maintenant remarquez remarqué, le même être humain, c'est un être humain aussi. Un cadavre devant moi. « Aide-moi Aide-moi à porter des tables Aide-moi à faire telle chose !» Là, est-ce que c'est scientifique comme demande, comme requête ici Non. Donc, tout de suite, on est entré ici dans un domaine de l'raïb, de pouvoirs spéciaux, de quelque chose. Si vraiment je crois qu'il m'aide, soit qu'il y a quelque chose dans le wahy ou bien je suis dans, dans le shirk, Vous comprenez Parce qu'Allah Azza wa je sais que ce mort-là, Allah Azza maintenant, lui a enlevé, c'est Allah qui m'a dit qu'il lui a enlevé tout pouvoir de ce bas-monde. Il n'a plus de pouvoir dans le bas-monde. Quand il était vivant, il avait un pouvoir dans le bas-monde. Il peut porter des chaises, peut pousser des choses, il peut fermer une porte, peut interdire à quelqu'un, il peut avoir des soldats. L'instant où il meurt, il n'a plus de pouvoir dans cette vie du bas-monde. Le fait de l'implorer, tout de suite, ici, on est entré dans un domaine de Al-Ghaib, que si je peux pas le prouver avec, avec les textes, avec le wahy, Là c'est sérieux. Je suis probablement dans le shirk ou très proche, j'orbite autour. Et habituellement ce qui orbite autour en général c'est du shirk qui est quoi Asrar. minimal, minimal. Bon, pour ne pas incha'Allah azouda prendre trop longtemps, on va conclure avec ces quelques différences entre shirk majeur et le shirk mineur. Quelles sont les différences surtout en termes d'effet maintenant Shirk akbar et Asrar. Shirk akbar bien sûr, il nous fait sortir de l'islam. Shirk Asrar ne fait pas sortir de l'islam, on la couvert. Shirkul Akbar yoh yoh beto Jami al- Ahmel. Shirk majeur il rend 20 Tout les bonnes oeuvres, la inrakhbatan naluk. celuiui qui fait un Shirkul Akbar, toutes ses bonnes oeuvres vont être réduites à zéro. Mêm s'il a fait des bonnes oeuvres pendant 50 ans, à un seul moment il a fait Shirk al-Abar, ses actions sont C'est zéro. Ne valent plus rien du tout auprès d'Allah Azzawajal dans Al-Qiyama, dans l'akhirah. al Asghar, il n'annule pas toutes les bonnes œuvres même s'il pourrait annuler l'œuvre en tant que telle. Cette œuvre, comme rien l'ostentation. Quelqu'un qui récite le Coran mais qui le fait par ostentation, et eh bien Allah Azzawajal, il abolit sa récompense pour cette récitation de le Coran, pour cette sadaqa. Il l'a pas fait pour Allah il la fait pour Allah et pour que les gens le voient pour qu'ils disent qu'il qu est généreux et ainsi de suite l'action en tant que telle elle est égale à zéro. mais ce n'est pas toutes les actions qui vont être qui vont être en quelque en quelque sorte annulées al shirk al-akbar son propriétaire est shirk al-akbar celui qui fait le shirk akbar on l'appelle un kafir celui qui fait ash-shirk al al-asghar celui qui fait ash-shirk al-asghar c'est un mu'min c'est un musulman mais qui a un iman qui est quoi imparfait incomplet mo'minun na muwahhidun naqisul iman on ne dit pas de lui qu'il est un mouchrik qu'il est wahhid c'est un monothéiste mais qu'il a un iman qui est incomplet imparfait le shirk al akbar khallidu sahibahu fi akbar sun celui qui l'a commis celui qui a fait le Shirkul akbar Il est en enfer pour l'éternité. S'il ne fait pas la tauba bien sûr. S'il meurt sur ça sans faire de repentir, comme il dit, subhanahu wa ta'ala, innahu ma billahi faqad harramallahu alayhi aljannata wa ma'wahunna, celui qui fait le shirk avec Allah azza wa jall, Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit l'accès au paradis et que sa demeure finale, c'est l'enfer. Alors que al-shirk al-asgar a l'unanimité entre les que il n'est pas, quoi éternalisé. On dit ça, éternalisé Mais il n'y a pas de, pas de verre. Il n'est pas éternellement dans Jahannam. Il n'est pas en, éternellement en, en enfer. Quelqu'un comme Al-Shirk Al-Asghar, c'est l'unanimité entre les Bien. Al-Shirk Al-Akbar, dernière distinction entre les deux, c'est que le shirk majeur, Allah Azza wa ne le pardonne jamais. Sauf sauf repentir shirk akbar allah ne le pardonne pas sauf pour personne sauf tauba sauf si la personne elle fait le repentir avant de mourir celui qui meurt sur shirk akbar c'est impossible que cette personne là sera pardonnée par allah c'est allah subhanahu qui l'a dit shirk asghar est-ce que allah il le pardonne ou non il y a une divergence entre les ulama, ça veut dire encore une fois sans tauba sans repentir celui qui a fait de l'ostentation riya par exemple et qui est mort sans faire de repentir certains ulama ils disent Allah azza wa ne pardonne pas il va être puni pour ce pour cette euh, pour ce péché là et certains ulama ils disent c'est comme les autres péchés Allah azza wa si il veut il le pardonne subhanahu wa ta'ala même si c'est sans repentir Et euh, bien sûr, ça c'est l'opinion de la majorité. Qawlu al-Jumhur, la majorité des ulamas, ils disent que Azza wa il peut pardonner un shirk mineur, un si il veut, subhanahu wa ta'ala. Toujours, bien sûr, ici, quand on dit « si il veut », ça veut dire, on parle pas ceux qui ont fait le repentir. Okay, ceux qui ont fait le repentir, Allah Azza wa leur pardonne. Toujours, on parle de ceux qui n'ont pas fait le repentir avant de mourir. Est-ce que c'est clair C'est bon On a parlé des différentes formes de tawhid ainsi que des différentes formes que le le polythéisme pourrait prendre. À présent, on va parler de la valeur du tawhid, valeur du monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec nous avons ici 5 ou 6 ayas dans le, le livre d'Allah azza wa fi kitab subhanahu wa ta'ala ainsi que un hadith du prophète alayhi as-salatu wa as salam يقول الله سبحانه وتعالى لعز وجل ان في القران الكريم نصورة سوره وما خلقت الجن والانسا إلا ليعبدون وما خلقت الجن والانسا إلا ليعبدوني دي سبحانه وتعالى جن n'ai créé les êtres humains que pour qu'il m'adore c'est la raison de notre existence Allah Azza wa Jalla nous a créé pour qu'on l'adore subhanahu wa Ta'ala et Allah Azza wa Jalla dit "Nous avons envoyé dans toute nation un messager à n'adoullah et Nous avons envoyé dans toute nation un messager et que ce messager là il appelait à quoi adorer Allah et éviter éloignez-vous de at-taghout des fausses divinités comme on va les couvrir bi idnillahi subhanahu wa ta'ala alors quelle est l'importance de tawhid quelle est l'importance de tawhid du monothéisme comme on a dit la raison pour laquelle Allah Azza wa il a envoyé les messagers c'est pour appeler au tawhid subhanahu wa ta'ala tawhid d'Allah azza wa Jalla. Ta ta'ala la plus grande des obligations c'est le tawhid monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala Le plus grand des muharramats, le plus grand péché, le plus grave des péchés, c'est quoi C'est le, le shirk, le polythéisme. Ainsi que le fait que le tawhid, c'est le droit d'Allah Azza wa Jal. Haqq Allah subhanahu wa ta'ala al-ibad, le droit d'Allah Azza wa Jal sur, sur ses serviteurs. Le mot tawhid, dans la langue arabe, il vient du mot wahid. On sait que wahid, dans la langue arabe, qu'est-ce que ça signifie Un seul. جَعَلَهُ وَاحِدًا تَوْحِيد يُوَحِد c'est le fait de rendre un seul soit de rendre par les faits ou bien de reconnaître qu'il y a un seul تَوْحِيد يعني وَاحِد قُلْهُ وَاللَّهُ أَحَد الله عز و جل إِلِ وَاحِدٌ أَحَد donc ça c'est un, l'unique c'est ça le sens de التَوْحِيد c'est le fait que Allah و جل reconnaître qu'il est l'unique subhanahu wa ta'ala le seul La ayat la quelle Allah azza w jall inou dit wallahu khalaqatul jinna wal insa illa le jin seulement pour qu'il l'adore subhanahu c'est quoi le sens maintenant de l'adoration qu'on appelle en arabe comment ce qu'on appelle l'adoration arabe la ibadah, ou bien, al -ubudiyah, al -ubudiyah, la servitude le faire en tant faire Allah adorer Allah subhanahu wa ta Quel est le sens de l'adoration selon vous Comment, comment est-ce qu'on peut définir l'adoration Quel est le sens de l'adoration Si Allah Azza wa nous a créés pour qu'on l'adore, c'est notre mission dans cette vie, alors quel est le sens de l'adoration Très bien. Donc tout ce qu'on fait, c'est ce que Allah Azzawajal, il veut qu'on fasse. C'est ce qu'il aime. C'est pour ça que les uléma ils disent ismudjam'oon C'est C'est un concept vaste qui englobe tout ce que Allah yuhib, il aime et ce que Allah subhanahu wa taala il approuve. Mais yardaa les choses que Allah Azzawajal, il approuve. Comprenez? Ce qu'Allah azza wa dalil aime et ce qu'il approuve, subhanahu wa ta'ala, «Aqwal, a'mal, les actes ainsi que, ainsi que les dires, que ce soit les paroles ou les actions. Tout ça, ça rentre dans la «Al-Zahira wal-ba'atina, celles qui sont externes, ainsi que ce qui est interne, à l'intérieur du cœur de la personne. Ça, c'est la meilleure définition de l'Ibadah, la définition la plus précise et la plus, quoi Englobante de c'est quoi l'Ibadah C'est quoi l'adoration De ce fait, nous avons 2 x 2. Ça nous donne combien ici Possibilité 4. Alors, première possibilité qui pourrait nous donner l'exemple d'une Ibadah qui est une action externe. Salat. Quoi d'autre Zakat. Plus had ça c'est des actions externes que Allah a quoi d'autre de voir que vous limitez à un certain domaine rendre visite à un malade jihad fi sabil waliday nos parents oui se conseiller dans la patience Ta bi sabr très bien donc tout ça toute action qu'on fait avec notre corps Lorsqu'on se demande la question est-ce qu'Allah, Azza wa Jal, il aime et il l'approuve Si la réponse est oui, c'est une ibadah. Qui pourrait nous donner un exemple maintenant de parole externe Que Allah, il aime et il approuve Réciter le Coran, dire le Coran, dire « la ilaha illallah, subhanallah », tout ça. Ça rentre dans l'ibadah, la kalima ta'iba, la bonne parole, dire une bonne parole. Remercier quelqu'un pour ma'rouf, pour quelque chose de, de bien que la personne, elle a fait. Donc tout ça, ça rentre dans l'ibadah. Qui pourrait nous donner maintenant l'exemple d'une action interne qu'Allah Azza wa Jalla aime et il approuve. Interne. c'est physique, c'est externe. L'intention, la bonne intention. C'est islam. Dans un certain sens, l'humilité, la soumission. Quoi aussi Qu'est-ce que Azza wa les actions internes du cœur? Tauba, repentir le regret après un péché tout ça Allah Azza wa c'est une ibada, les dires internes maintenant. Oui. Les pensées, quelles pensées? ça dans la Ça okay? c'est la aqida, OK, c'est les croyances du cœur. Le fait que le cœur il croit que Allah il est unique, que le cœur il croit que Allah il est le Tout Puissant, que le cœur il sait que il va avoir Yaum al Qiyam le jour dernier, tout ça c'est les dire du cœur. C'est comme le cœur il parle, comme la langue elle parle, le cœur il parle, il dit oui je crois en le jour dernier, je crois en le Qada, rien n'arrive que par la puissance d'Allah. Tout ça c'est les dire, ok? Encore une fois une certaine classification parfois académique parce que souvent les actions quoi prennent plusieurs Plusieurs dimensions. Donc, salade, c'est quoi C'est plusieurs dimensions. C'est dans le cœur et le khushu'a et les paroles de la langue et le corps aussi qui fait le sujud, le recours. Mais là, c'est pour nous dire que la l'aribada, c'est quoi C'est tous les aspects de notre vie. Tous les aspects de notre être Nos actions nous disent ce qu'on montre et ce qu'on cache, ce qui est contre et abstrait. Si c'est ce que Allah Azza wa Jalil aime et l'approuve, c'est l'ibadah, c'est l'adoration. L'ibadah ce n'est pas seulement de faire la salade, l'ibadah ce n'est pas seulement de faire un acte un acte, de charité ou bien d'aller faire le pèlerinage, le hadj. Et de là, nous réalisons l'erreur grave de ceux qui disent que l'ibadah, tu peux adorer Allah dans le masjid. Personne qui t'a qui a personne qui t'a interdit d'aller au masjid. Faire au masjid, adore Allah, dans le masjid. Ça c'est quoi C'est limiter la ibadah dans un dans un lieu, dans un espace, dans un contexte, ce qui est contraire à l'idée même de la généralité de l'ibadah. L'ibadah, elle est présente partout dans tous les aspects de notre vie. De ce fait, même lorsque je fais le commerce, j'ai besoin de faire la riba'ah, parce que j'ai besoin de m'assurer que quoi, mon commerce est eh bien, ça représente des actions, des paroles que l'Arzahudil aime et il approuve. Comprenez. Ce qui nous montre de nos jours, une fois, cette dualité, cette contradiction dans la vie de plusieurs de nous, de plusieurs de musulmanes, qui avons deux choses. C'est pour ça, que des gens ils disent mais comment se fait-il comme ça et comme ça, ok? C'est lui la même personne dans le cadre de sa profession ou de n'importe quelle chose, il fait tellement de mal, tellement de vol, tellement d'injustice, tellement. Une fois que le shift est terminé, il va en masjid comme tout le monde, il fait salat demain, il ajoute deux rakats de sunnah, il fait le décret, il est tout content, il veut dire je fais salat aujourd'hui. Ok, donc ça c'est contradictoire. Selon l'islam en tant que tel, c'est contradictoire, pas seulement selon la raison. Donc il y a pas Il n'y a pas le switch on/off ibada, ibada on, ibada off, ibada on, ibada off. off. Toute la vie c'est ibada, sauf lorsqu'on n'est pas mukallaf lors de notre sommeil ou lors par exemple de l'oubli ou autre chose. Ça, on n'est pas mukallaf, on n'est pas responsable. Mais toute notre vie c'est une ibada d'Allah subhanahu wa taala et ce n'est pas un choix, c'est plus que ça c'est un choix mais aussi une obligation c'est notre mission d'être notre raison d'être dans cette vie ma khalaqtu wa ma khalaqtu al janna wal insa illa liya'budun l'imam ibn kathir rahimahoullah il dit que le mot ibada dans la langue arabe ça réfère à l'humilité mina al dhilla al dhilla l'humilité un sens ici de de soumission encore une fois le sens d'être inférieur d'être inférieur de faire exprimer un besoin, une impuissance une faiblesse envers le tout puissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et nous dit l'imam Ibn Kathir que l'aibada, ça c'est son sens dans la langue arabe alors que son sens dans la religion, dans la pratique, dans la foi c'est ce qui regroupe deux choses al mahabbati l'amour absolu Mais regrouper aussi avec quoi Al-khudur La crainte et la soumission aussi absolue. La pleine soumission ainsi que le plein amour. Si on dissocie l'aribada de l'un de ces deux pôles, est-ce que l'aribada sera ibada? Non. Quelqu'un qui aime ses parents, quelqu'un qui dit « ma mère, je l'aime, j'ai le plein amour pour ma mère, j'aime tellement ma mère ». Est-ce qu'il est habite qu de sa mère? Est-ce que c'est un adorateur? Non, parce que il n'a pas quoi? L'autre Paul qui est la crainte extrême, la crainte absolue de sa mère. Ok? Donc là il y a pas de ibad. Le contraire, si quelqu'un il craint une autorité, il a été tellement puni par une autorité et que l'autorité est tellement présente, bien sûr une autorité humaine un gouverneur ou autre chose et qu'il craint tellement les conséquences de ses actions. Il craint de, fa de façon justifiée parce que c'est là, la punition elle est là, elle est présente, elle est récurrente et elle est, elle est immédiate. Quelqu'un, il craint beaucoup cela. Est-ce que c'est une ibadah Est-ce que c'est une ibadah Non, pourquoi Parce que tu crains et tu détestes, tu aïs ça. Vous comprenez Mais la ibadah ici c'est lorsqu'il y a deux choses. Il y a la crainte et la soumission pleine soumission totale, ouverte dans toute chose, et que en même temps, ça vient avec quoi L'amour, ce n'est pas avec la contrainte, c'est avec amour que tu le fais. On appelle ça « donc De ce fait, « elle peut être pour Allah Azza wa ou elle peut être pour autre que Allah, ce qui est ici. « le polythéisme, encore une fois, pour des personnes qui craignent tellement lorsqu'ils voient un animal, lorsqu'ils voient un astre, comme les mouchriquines, Euh, dans le temps de Allah Azza wa Dzih nous raconte ça un peu dans Sourat Al-An'am et Mouchrikin le soleil pour eux lorsque c'était quoi le lever du soleil, le soleil qu'est-ce qu'ils font ils vénèrent le soleil, ils, ils craignent le soleil, ils ont tellement que pour eux le, le soleil c'est une grande puissance extrêmement puissant, comprenez mais en même temps ils font cette ibadah avec amour, ils aiment le soleil, c'est leur dieu ça c'est une ibadah, ça bien sûr shirk Associé à notre partenaire avec Allah Il Y a une question Il y a pas, il y a pas de, il y a pas de réponse définitive, ok L'amour et, la, et la, la crainte, Khawf wa wa Hubb, c'est une balance entre les deux, mais cette balance là, elle change avec le temps, elle change avec les situations, avec les personnes. Ça c'est pas ça le problème. Tant que les deux sont existants, le seul truc c'est que le croyant le mot il doit, sans continuant ici, il doit quoi, atteindre les deux, les deux niveaux. Il doit être ouvert à, aux deux. Comprenez, il y a pas un mot qui n'a pas des situations de plein amour pour Allah Azawajal. Et il y a pas aussi un mot qui n'a pas de situation de quoi, de pleine crainte d'Allah Azawajal. Ça ce n'est pas. Ce n'est pas iman qui est véridique, ce n'est pas iman qui est vrai. Même si bien sûr, chacun des deux pôles, ça peut changer avec le temps, ça peut monter, ça peut descendre, dépendamment de la situation ou du degré de l'imam, de foi ou autre chose. Voilà. Nam. قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دونك امام مجاهد ابن جابر رحمه الله علماء التفسير التابعين الى قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون je n'ai créé les et la euh, je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent il a dit c'est quoi comment est-ce qu'il a interprété illa liya'budun pour qu'ils m'adorent ay illa li'amurhum je les ai créé pour quoi? leur des ordres et des interdits, de faire et de ne pas faire, fais, ne fais pas, c'est ça, ça la source de la c'est qu'Allah Azza wa nous a créé pour nous donner des instructions, faites et ne faites pas, c'est pas des instructions bien sûr qui touchent seulement à l'exécution physique, comme on a dit, ça touche aussi à l'intérieur du cœur, c'est le faire par amour et crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa il dit aussi, l'être humain pense-t-il qu'on va le laisser qu'il va être laissé soudain. c'est quoi souda les ulama ils ont dit ici, le tafsir la wa la yunha ça veut dire qu'il ne va pas recevoir de commandement vous comprenez et là comme une fois on est à quelle étape de de ici dans euh, on est à, à quelle étape de dawah ici dans la logique de tawhid selon vous insan l'être humain pense-t-il qu'il va être laissé sans recevoir de commandement ok. Donc, là, tu parles avec quelqu'un. Il n'est pas musulman. Tu crois en Dieu Oui, je crois en Dieu. Il y a combien de dieux Il y a un seul Dieu unique. C'est lui le créateur de toutes choses Oui, c'est lui le créateur de toutes choses. Pourquoi est-ce qu'il nous a créé? C'est de là qu'on arrive maintenant à prouver qu'il y a des prophètes, des messagers. Si tu crois que Dieu, il est le tout-puissant, si tu crois qu'il a les attributs de la perfection, il est le tout-sage, le miséricordieux, Alors, est-ce que Dieu laisserait ses créatures sans leur dire quoi faire et quoi ne pas faire Allah Azza wa encore une fois, il est l'autorité suprême, absolue. Et on le sait en tant qu'être humain qu'on ne reconnaît pas une autorité qui ne donne pas d'instructions, qui ne dit pas quoi faire et quoi ne pas faire. Lorsqu'il y a une autorité, n'importe quelle situation travail école enfants avec leurs parents ainsi de suite et lorsque en situation de confusion qu'est-ce qui serait la bonne chose à faire et que l'autorité elle reste muette elle dit rien qu'est-ce que cela veut dire hmm? approuver c'est c'est c'est pas toujours approuver approuver c'est approuver c'est lorsqu'on fait quelque chose et elle dit rien elle approuve mais On est en confusion. Il y a eu une catastrophe naturelle dans un pays. Demain, il y a, je sais pas moi, des inondations, il y a une tempête, quelque chose arrive comme ça. Et les gens sont dans la confusion. Il y a des rumeurs, il y a des trucs. L'autorité officielle, gouvernement, telle chose, personne qui parle. Pendant des jours, les gens, ils attendent. Qu'est-ce que cela veut dire Pas seulement compétente. Compétente pas compétente, ça c'est dans la vie de tous les jours. Crois-moi, en situation de crise, les gens vont remettre en question l'autorité en tant que telle. C'est pas une autorité. ça Elle perd de sa valeur. Elle n'est plus autorité. comprenez Les gens ils vont dire c'est arrivé quoi là Ils sont euh, chef d'État ou président autre chose. Est-ce qu'il est mort Est-ce qu'il a été enlevé par quelqu'un Est-ce qu'il y a eu un coup d'État Quelqu'un a pris le pouvoir Est-ce qu'il y a une lutte de pouvoir à l'intérieur puis on sait plus c'est qui qui décide Ok ça, Il va avoir ici quoi Une remise en question sérieuse. Ce n'est pas une autorité. Une autorité qui ne donne pas des instructions en temps de confusion. Ce n'est pas une autorité. Wa lillahi ala. Il n'y a pas plus il conf... n'y a pas plus confusion que la vie de l'être humain en général, que les interactions entre être humain. Combien de conflits Combien de divergences nous avons Combien de différents Combien de de possibilités de d'options de bien et de mal que nous avons. Comprenez Il y a de tout dans ce monde. Faut faire ça, non Faut faire ça, non C'est ça le bien, non C'est ça le mal, non si, Attention, si tu fais ça, voilà les conséquences. L'autre il dit, je suis pas d'accord avec toi. Tu peux pas me punir pour ça parce que selon moi, ce que je fais c'est le bien et le mal et ainsi de suite. Et là, les êtres humains, ils sont en différents dans toutes dans toute situation. Ça peut aller d'une relation de famille vers quoi Une relation entre deux nations et des guerres et des conflits, comme il se passe à travers l'histoire. Maintenant, si on croit en l'existence d'un créateur, mais que ce créateur-là n'a pas donné d'instructions, il n'a pas dit qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas. Qu'est-ce qu'il faut pas faire Il n'a pas dit pourquoi est-ce qu'on est là. What's next Qu'est-ce qu'on fait maintenant Qu'est-ce qu'on fait Des, des enfants d'une garderie, pris par les responsables de la garderie, ils vont les faire sortir, les mettre dans un coin. À l'extérieur, et les responsables vont se mettre à l'écart et garder silence. quest ce qu'on fait. Vous venez à l'intérieur de ce cours aujourd'hui. Vous, vous allez vous asseoir tous. Moi, je dis rien. Je dis, c'est très important. Il faut venir aujourd'hui. Vous allez tous venir ici. Je vous ai fait venir. Je vous ai poussé à venir. Vous êtes venus ici après ça. Je dis rien. What next? Vous comprenez? Tout de suite, je perds de ma valeur. J'ai plus de légitimité. Je ne je ne suis plus ce que vous pensez que je suis. Prochaine de vous vous n'allez plus revenir. Plus de respect. Wa ta'ala al ala al ala Allah Il a créé les êtres humains, mais il les a pas laissés comme ça. Subhanahu wa taala. Allah a envoyé des messagers avec des instructions. Et de là, on comprend le problème. Et le c'est pas un problème, c'est un grave problème ici. De ceux qui disent mais pourquoi est-ce que dans l'islam il y a des restrictions beaucoup de choses qui sont haram et bien c'est c'est l'idée même de quoi de Robubi de l'autorité suprême dans l'azan qu'il est arabe c'est parce qu'il a défini des limites que okay, il y a des gens ils disent l'islam je veux pas de, je veux pas des restrictions qu'il faut faire il faut pas faire des trucs comme ça pourquoi est-ce qu'on doit on doit suivre à la lettre si tu ne suis pas à la lettre tu reconnais pas l'autorité that's it T as un problème de reconnaissance de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 adorer Allah subhanahu wa ta'ala et adorer le taghout c'est quoi taghout ici j'ai écrit c'est juste avant donc on a écrit dans les notes dilla et khudu ok dilla khudu ça ça revient à l'humilité et la soumission comme une fois c'est le sens de l'adoration dans la langue c'est dilla tuwa al donc euh, donc verset après c'est quoi le mot taghout ici que, que veut dire le mot taghout OK ça c'est un Un mot qui se répète beaucoup dans le Coran. Karim, c'est un mot qui est important. Parce que ça fait référence à, en gros, à la fausse divinité. Tout ce qui est une fausse divinité, c'est al Et dans la langue arabe, Moujtaqonmina al-Toriyan. Ça vient du mot Toriyan. Toriyan, c'est Mujawazatul Had. Tu dépasses tes limites. Quand on dit à quelqu'un, tu dépasses tes limites, c'est ça ce qu'on appelle quoi? Al-Toriyan. إِنَّا لَمَّا تَغَى الْمَاءُ Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous parle de quoi Du déluge, du temps de Nouha a. لَمَّا تَغَى الْمَاءُ Lorsque l'eau, quoi A dépassé les limites. Raisonnable. إِنَّهُ <t> تَغَى <'en> Ça, c'est pour l'être humain. Qui est à route, tarra. il a dépassé ses limites. C'est pour ça, dans la langue arabe aussi, même contemporaine, le mot «tarout» à l'extérieur du cadre de la religion, de l'aqidat. Il fait référence à un tyran, un hakim, un gouverneur, un roi, autre chose qui est un tyran. On l'appelle quoi? Hakimun, parr, parrotun. Pourquoi? Parce qu'il a dépassé ses limites. Quand même, là, il y a des limites. Je fais du mal, tu es injuste, mais il y a des limites. Après une certaine limite, tu deviens quoi? Officiellement un un tyran c'est de la tyrannie mais dans la aqida c'est plus profond que ça, ça un sens plus profond que ça alors Imam ibn al-qayyim rah Allah il dit at-taghut ma tajawaza bihi al il dit que at-taghut c'est tout être humain qui dépasse les limites de servitude d'un عبد d'Allah subhanahu wa ta'ala min ma'bud ou matbu' ou muta' soit quelqu'un qui est tarout par l'adoration, parce qu'on l'adore avec Allah Azza wa il devient quoi Tarout, il est ma'boud. C'est une divinité avec Allah Azza wa Ou bien matbou'un, matbou'un, quelqu'un qui est suivi, que les gens aiment suivre. Mais ils l'aiment suivre de façon excessive, exagérée. Excessive, exagérée, comme quoi Qu'est-ce que cela pourrait être Donc là c'est plus au sens quoi euh, ce qu'on appelle euh, une autorité non officielle. Okay? Les gens ils vont dire "tel penseur, ce qu'il dit c'est la vérité, moi tout ce qu'il dit je le suis. tous les moulin ou harclac si je donne moi mon cerveau que tout ce que lui il dit c'est une vérité, c'est comme si je viens de faire de lui quoi? Hein? par route parce que là il a dépassé ses, ses limites en tant qu'être humain vulnérable aussi qui parfois il touche la vérité parfois il rate la vérité parfois ce qu'il dit c'est vrai parfois ce qu'il dit c'est questionnable quand pour tout autre pour pour n'importe quel être humain par les prophètes n'importe quel être humain par les prophètes ce qu'il dit c'est ben c'est juste parfois c'est faux ou bien il dit quelqu'un qui est obéi À qui on obéit là c'est une autorité quoi formelle officielle c'est quelqu'un qui a la puissance mais qui considère ou que les gens considèrent que tout ce qu'il fait tout ce qu'il dit de faire on le fait on remet jamais en question ses, ses ordres et ça encore une fois c'est une forme de de quoi de par route parce que ça a dépassé certaines ça a dépassé certaines limites. Remarquons ici même si ça va venir plus tard Charles, que par route, quelqu'un pourrait avoir dépassé les limites quelqu'un pourrait avoir dépassé les limites selon la perception, selon les actions des autres c'est pas de sa faute à lui, Vous comprenez donc quand on dit que un wali, l'un des saints il a été pris comme par route, parce qu'il y a des gens qui l'adorent ça veut pas dire que c'est lui qui est nécessairement à à blâmer, il se peut que quelqu'un soit quelqu'un vraiment de pieux Qui aime Allah Azawajal et que après sa mort, les gens quoi ont exagéré. C'est eux qui ont dépassé leurs limites et ils ont fait de lui un partenaire avec Allah. C'est pas de sa faute. Est-ce que lui il est à blâmer? Non. Allah Azza Azawajal nous parle de ça dans le Coran Al-Karim. Isa alayhi Salam. ولَمَّا ضُربَ أَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ وَقَالُوا أَعْلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ مَا ضَرَبُهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَا بَلْهُمْ قَوْمٌ خَصِمٌ Donc, les mouchriquins, ils ont dit «Ah, tu dis que nos divinités vont être en enfer. Alors, même Issa va être en enfer. Parce que Isa, il a été pris par quoi Comme divinité par les gens du livre. Vous comprenez Alors, est-ce que Issa alayhi sallam, il est blâmé pour le fait qu'il y a des gens qui l'ont adoré Non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 Ribad, il n'est pas responsable de leur ribad. Donc, lorsque quelqu'un est pris comme un partenaire avec Allah, ça ne veut pas dire nécessairement que lui, il approuve cela et que il est à blâmer pour cela. Il faut pas faire cette erreur. Qu'il y a des gens qui sont pris comme partenaire avec Allah et que c'est pas de leur faute. C'est la faute de d'autres personnes qui ont exagéré dans leur dans leur état et dans leur statut et que eux, ils se dissocient de cette situation là. وَهَذَا مَعْنُ الْآيَا مَعْنَ الْآيَا لَا إِلَهَا إلا Donc, qu'est-ce que cette aya elle nous dit Elle nous dit que le tawhid, c'est la religion de tous les messagers, que chaque nation a reçu un messager qui lui a dit, adorez Allah et que toutes les nations, elles ont reçu un messager d'Allah عز. وَإِمْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى un Une autre aya, troisième aya ici وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا ton Seigneur il a jugé, il a décrété, il a dit que l'interabudu illa illa que lui. De 1 Deuxième chose tout de suite après wa bil et que vous devez être bienfaisant envers les parents, les waliday. Le plus grand droit des créatures, c'est le droit des parents les créatures qui ont le plus grand droit, c'est qui C'est les les parents. Al-Waliday. Ça, on l'apprend de cette ayah entre autres. Parce qu'Allah, Azza wa il a mentionné leur droit, juste après son droit. Mais ce qu'on apprend ici, encore plus important en termes de tawhid, que le plus grand droit, c'est le droit d'Allah, Azza wa Que le plus grand droit... أَعْضَمُ حَقِّم وَحَقُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعْلَى Que la chose la plus grande, avant même les parents, c'est le droit d'Allah سُبْحَانَهُ وَتَعْلَى d'être adoré avec unicité, avec tawhid. Après ça, une autre ayah dans Sourat An-Nisa, Allah Azza wa Jal, il dit وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا Adorez Allah, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا Et ne lui associer point de part et ne commettez point de polythéisme. « Shay'an » Et Shay'an si », ça veut dire rien, rien, rien du tout. Allah Azza wa veut qu'on ne fasse pas du tout de « shirk ». Vous comprenez Du tout de « shirk », pas du tout. Et ça, cette là Bien sûr, on ne cite pas toute l'ayat ou le verset. Vous pouvez y revenir en plus tard dans le Musaf. C'est dans le Surat Isa, ayat 36. C'est une langue ayat qui s'appelle al -ashara". Certains savants, il l'appellent la ayat, le verset des dix droits. Pourquoi C'est parce que ça parle de dix droits, dix catégories de droits, incluant le droit, par exemple, des parents, des proches, des orphelins, des voisins. Tout ça, c'est mentionné dans dans cette ayat. Les droits, dix droits différents. Par contre encore une fois le premier droit qui est cité c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala haqullah azza wa dans sourate al-An'am Allah azza wa jalla dit "Qul ta'alu venez afin que je vous récite ce que votre Seigneur vous a interdit. Maintenant al-wasaya al-ashra comme certains ulama il dit c'est la ayah des 10 interdits. Ça c'est dans surat, ces trois ayats c'est 151, 153 comme vous l'avez ici Allah Azza wa dit venez afin que je vous récite ce que Allah Azza wa vous a interdit la première chose qu'il cite subhanahu wa ta'ala que vous n'associez point de partenaire avec Allah Azza wa ça c'est le premier interdit qui est cité dans l'ayat le plus grand interdit le plus grave des, des interdits Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam il diman arada an yandhura ila wasiyyati muhammad sallallahu alayhi wa celui qui veut entendre la wasiya le message du prophète wa sallam, sur lequel il y a sa signature sans saut, alors qu'il récite sept ayas ça veut dire c'est trois versets de sourate al an'am une fois vous pouvez les lire chez vous insha allah azza hadith authentique maintenant rapporté par Bukhari et muslim le long hadith de muad ibn jabal un fameux compagnon du prophète sallalahu c'était un hadith très connu qui dit que kuntu radifan j'étais avec le prophète sallalahu sur un lorsqu'il a dit oh muad ya muad Atadri ma haqq Allah 'ala al-'ibad wa Allah. Est-ce que tu sais c'est quoi le droit le droit d'Allah sur ses créatures et quel est le droit de ses créatures sur, sur lui subhanahu wa ta'ala. Il a dit Muad radi 'anhu Allah et son prophète le savent mieux que moi. Moi je ne sais pas. Alors il a dit حق الله على العباد, le droit d'Allah sur ses créatures, أن يأبودوه ولا يشريكو به شيئا. C'est qu'il l'adore sans lui associer de parten. Après ça, il a dit, وحق الله على الله. Et le droit des créatures et des serviteurs sur Allah subhanahu wa ta'ala, لا يعذبا با لا يشريكو به شيئا. Que Allah Azza wa Jalla ne va pas punir celui hi nassocie pas d'autres partenaires avec Allah subhanahu wa ta'ala qala qultu ya rasul allah muad ibn jabal radiyallahu ta'ala anhu lila di ya rasul annoncer cette bonne nouvelle aux gens va aller dire aux gens que allah ne punira pas punir celui qui n'associe pas d'autres partenaires avec lui Il veut leur dire, ça c'est une grande nouvelle, que si tu n'associes pas d'autres partenaires avec Allah, Allah Zawdul ne va pas te te punir subhanahu wa taala. Qu'allah le toubashirhum feytekilou. Il a dit non non non, ne leur annonce pas la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que yeh ils vont prendre ça à la légère, ils vont prendre le religion à la légère. Ah moi je n'associe pas d'autres partenaires avec Allah, Allah il va me me pardonner ils vont prendre leur religion à la légère, ils vont pratiquer leur religion à la, à la légère. Taïb. Donc, est ce hadith-là, bien sûr, il y a plusieurs leçons à propos de ce hadith. Première chose, qui pourrait nous dire encore une fois, résumer, c'est quoi le droit d'Allah sur ses créatures L'adorer avec unicité, sans lui associer de partenaire. Remarquons ici comment ce que même la plus importante relation La relation la plus importante de un et de deux, la relation la plus la plus large en termes de différence entre les deux parties, Allah Azawajal qui est le suprême et son serviteur l'abd qui est quoi inférieur, le plus puissant vers le plus faible. Cette relation, elle est régie par quoi? Comment est-ce que le prophète Salâm il a défini cette relation-là en termes de quoi En termes de droits et d'obligations. Remarquez-y, droits et d'obligations. Les droits, l'importance ici de l'ḥukm. Les droits et des obligations. Si ça c'est applicable entre nous et entre Allah al alors une babi ahlān c'est encore plus applicable lorsqu'on parle entre êtres humains qui sont au même niveau, façon relative. Que c'est important de connaître, elle le droit des parents, le droit des enfants, le droit des quoi, le droit du mari de l'épouse, le droit de l'employeur de l'employé, le droit du gouverneur du ainsi de suite. Tout ça, il y a ces recours dans la religion, dans la raison. Les droits. Ne pas connaître les droits et les obligations, ça nous fait tomber dans quoi Parce qu'on ne connaît pas les droits et les obligations, ça mène vers quoi Conflit et vers le vol, l'injustice l'injustice parce qu'on n'est pas capable de connaître les droits et les obligations pour les mettre à leur place donc la connaissance des droits et des obligations cruciales en islam deuxième chose est-ce que Allah Azza wa quelqu'un va dire mais comment se fait-il que les serviteurs ils ont un droit sur Allah Allah Azza wa il est Rab. ok alors les ulama ils ont dit Allah subhanahu wa ta'ala Il n'a aucune obligation à part une obligation qu'il s'est prescrit lui-même sur lui-même Il ma awjabahu ala nafsihi c'est clair il y a personne quand on parle de l'obligation que Allah azza wa ala c'est lui même qui c'est quoi prescrit cette obligation c'est lui même qui s'est interdit l'injustice inni haramtu dhulma ala nafsi Parce qu'Allah azawajalla encore une fois, personne ne relie sur Allah. Allah azawajalla, il n'y a personne qui peut lui imposer quelque chose. Mais lui, il s'est imposé à lui-même, subhanahu wa taala, qu'il ne va pas punir celui qui n'associe pas d'autres partenaires avec lui. Lui, il s'est imposé à lui-même qu'il ne va pas être injuste et qu'il traite ses serviteurs avec justice. C'est clair, vous comprenez. Ce qui est différent des autres. Pour les créatures, lorsqu'on dit quelqu'un, il a des obligations. Ces obligations, elles viennent de où Soit par darar zawdul, ces obligations légitimes, ou d'autres obligations dans la vie de tous les jours. Ça peut être par la contrainte, par la force. Il y a quelqu'un qui a imposé une obligation sur toi. C'est clair Ou tu as pris ton droit avec l'intervention de quelqu'un ou avec ta force. Darar zawdul, il y a personne qui lui impose. Subhanahu wa taala e euh, donc ça c'est le fadl d'Allah c'est un bienfait d'Allah ce droit que Allah il a accordé au serviteur c'est pas une relation d'échange ici c'est pas droit et obligation comme un... c'est pas transactionnel c'est pas parce qu'on mérite que si non Allah azza c'est lui qui nous a accordé ce mérite subhanahu wa ta'ala euh, le mot ici on trouve dans ce hadith de Mu'ad ibn Jabal, encore une fois. Donc, on a Nafi wal Négation. Est-ce que vous vous rappelez c'est quoi, Nafi wal Négation, affirmation. Donc, La ilaha Allah c'est quoi C'est une négation, après ça, une affirmation. Nafi, c'est la négation. Non, La ilaha. Isbad, c'est Allah C'est l'affirmation que Allah il est le Dieu véridique, subhanahu wa ta'ala. Dans certaines narration Mu'ad ibn Jabal, il aurait dit au prophète, sallallahu alayhi wa Лбека, усагдеика, лбека, усагдеика. Семола, вгапел, схтул лбека порле. Хад, ке лбека Аллаху мелбека, ла фамуз. Телбия. Кој е веднаш? Телбия. Лбека, ај, ај, ај, ај, ај, ај, ај, ај, ај, ај, ај, ај, ај, ај, La ça c'est le mot de la Min bil On dit dans la langue arabe alba bil quelqu'un qui a, qui s'est euh, stationné, qui s'est limité à un endroit. Dis-moi, je reste ici. Alba bil c'est quoi Je reste à l'intérieur de ton obéissance. De ton obéissance. J'adhère de façon permanente à ton, à ton obéissance. Est-ce qu'on peut dire ça à une créature А quelqu'un? Oui, parce que Mu'ad ibn l'a dit au Prophet sallallahu. Labbayka ya Rasulallah. On peut dire ça, mais les ulamas, ils disent on ne peut pas dire ça à un kafir. On ne dit ça qu'à un muslim, bien sûr, avec un sens qui est différent que de ce qu'on dit quand on dit à Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'daika ay is'aadan laka ba'da is li wa sa'daika". Que okay, c'est pas directement relié au tawhid, mais je l'ai ajouté ici comme faïda, vu que c'est des mots qui reviennent, surtout l'abbaïka. Sa'daïka, c'est pour te faire plaisir. Sa'daïka, pour te faire plaisir. Alors là, il a dit Mu'ad ibn Jabal au prophète, l'abbaïka wa sa'daïka, pour te faire plaisir. Je suis là, ya Rasoul Allah. Ça veut dire, je réponds favorablement, présent, je suis ici. Dis-moi. Euh, question ici, pourquoi est-ce que Mu'ad, pourquoi est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Il a dit à Mou'ad ibn Jabal de ne pas partager, de ne pas propager le hadith. parce que les gens vont moins d'adoration. il y a taquilou. ok, il y a c'est faire trop confiance à ça. Ils vont être trop confiants. Il y a taquilou. Alors, fiih joazu kitman al-ilm al-maslaha. Les éleves, ils disent que ce hadith-là On peut en apprendre l'une de ces leçons, c'est que parfois on peut taire la science. Une science qui n'est pas quoi Nécessaire, on peut la taire. On peut ne pas la propager. Pourquoi Pour un avantage, pour un bénéfice particulier, pour une raison bien particulière, pour une maslaha. Comme ici, <mère> Les hadith sur quoi Sur l'espoir, pardon dans l'arzodel ainsi de suite que dans tel ou tel autre contexte peut-être que les gens qu'est-ce qui va leur arriver trop compter ok donc et c'est ça ce qu'on appelle ici elle al-hikma sagesse donc parfois il y a des il y a de la science ça c'est pas la science obligatoire science obligatoire on peut pas la terre au besoin Mais ça c'est pas une science obligatoire. Est-ce que, est que tous les musulmans doivent savoir que Allah Azza wa il va pas punir celui qui ne lui associe pas d'autres partenaires Il faut qu'ils connaissent ça Non. Ce qu'ils doivent connaître c'est que Allah il est pardonneur, il est rafour et il est rahim. c'est parmi les noms d'Allah Azza wa Et il aime le tawhid et qu'il n'accepte pas le shirk. wa Taala. Ok Mais tu vas chez des gens qui sont en train de faire le haram, des gens qui sortent d'un bar ou bien qui sont à la porte d'un bar. Ils sont... Ils vont entrer à l'intérieur d'un bar. Ils s'apprêtent, ils achètent leurs billets, etc. On parle bien sûr musulmans sont à la porte. Ils achètent leurs billets d'accès, ils font la file tout excité. Ils dire, « Mes frères, ikhwan et fillah, vous m'accordez deux minutes ?» Oui. D'accord, bien sûr. J'aimerais vous parler. Un hadith du prophète, il a dit que Allah Azza wa Jalla Le droit des serviteurs d'Allah sur l'azawad, c'est qu'il ne va pas punir celui qui ne lui associe pas d'autres partenaires. Voilà ce que tu vas leur dire à leur entrée. Comprenez? tu vas leur parler plein de hadiths. Tu vas ouvrir les salihin chaque chapitre sur la miséricorde d'Allah. Tu vas leur commencer à leur lire les hadiths, ok? Que si euh, si le croyant il savait que si le kafir il savait le, la rahma qu'il y a auprès d'Allah azawad le jour dernier. Il y a personne qui va perdre confiance en son en son pardon, ok Et tu vas leur dire Allah azawajjal il a créé tant de rahma et que la plupart de ces rachmas c'est pour le jour dernier, etc. Le ilm en tant que tel c'est une vérité. Quel est quel est son effet sur ces personnes-là Quoi C'est pas juste négligent. Ils sont déjà négligents, mais ils vont devenir quoi ils vont être encouragés plus encore comprenez ça ne va que affirmer ce qu'ils pensent eux. parce que eux ils ne se sont retrouvés à ce à cet endroit-là que parce que le leur a dit en fin de compte alors, il est quoi pardonneur gafour alors moi je vais venir avec des informations qui ne sont pas pour ce contexte-là comprenez c'est pour ça que c'est important ici طيب euh, alors Comment est-ce qu'on connaît le hadith si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit à Mu'ad ibn Jabal de ne pas partager ce hadith Comment est-ce qu'on le connaît aujourd'hui C'est parce que Mu'ad il a rapporté ce hadith quand même à la fin de sa vie, à l'instant de sa mort. Akhbar bi dhalika Il a récité ce hadith, il l'a rapporté, il l'a partagé avec ceux qui l'entouraient lors du moment de sa mort. Ta'athouman ici de crainte de de quoi de? priver la umma d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, comme les ulamas, ils disent, ici, ils ont compris, ou bien Mu'ad ibn Jabal, il a compris que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, non, ne rapporte pas ce hadith, soit que ne rapporte pas, ça veut dire ne propage pas à tout le monde, va pas le faire de façon publique, ou que le sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas interdit de le faire, mais tout simplement, il lui a conseillé de ne pas le faire, c'est pas ici un ordre de, de halal ou de haram c'est pas haram ya c'est haram de partager ce hadith, non, c'est je ne pense pas que c'est une bonne idée de partager le hadith, vous comprenez, c'est une question de contexte voilà donc, qu'est-ce qu'on apprend de ce hadith bien sûr ce qui est relié ici au tawhid Allah Azza wa c'est que tawhid c'est le plus grand droit d'Allah Azawajal plus que ça c'est le plus grand droit dans cet univers et que celui qui ne connaît pas le droit d'Allah Azawajal celui qui ne remplit pas le droit d'Allah Subhanahu wa ta'ala et eh bien c'est un problème qui est qui est sérieux ici. Un problème qui est sérieux la hiérarchie des droits elle est important connaître les priorités dans dans les droits quels sont les droits en islam qui pourrait nous dire les droits il y a le droit d'Allah qu'est-ce qu'il y a aussi droit de la famille, des voisins. des voisins, parents, des voisins, des pauvres, des voisins. le, le corps, ok, notre corps, naam. gouvernement, déjà cité, qu'est-ce qu'on a aussi, les enfants, les époux, c'est tout, sur nous-mêmes Les animaux... Allez. En, en islam, dans l'islam, il y a le droit des animaux. C'est clair Il y a le droit des animaux. C'est clair. Le prophète a dit Il y a une femme qui est entrée en enfer juste parce qu'elle a emprisonné. quoi, Un chat qu'elle n'a pas nourri et qu'elle n'a pas libéré. Elle a laissé un chat affamé emprisonné chez elle. Elle est entrée en enfer. Donc, il y a le droit des animaux en Islam. Par contre, est-ce que les droits des animaux c'est comme les droits des parents Est-ce que les droits des animaux c'est comme le droit d'Allah Azawajal Non. Donc là, l'importance de la priorité dans les droits. Le fait de dire que ça c'est le droit d'Allah, oui, c'est vrai euh à fond. le fait de dire que le droit de tel des animaux par exemple des voisins de l'invité en islam c'est important oui c'est vrai par contre la priorité des droits on peut pas on peut pas négliger des droits majeurs dans l'islam et se concentrer sur des droits qui sont quoi inférieurs dans l'échelle des priorités comme dans plusieurs par exemple pays arabes où euh, Le gouvernement va écrire la khutbah et l'imposer dans les masjits. Okay? Ça, c'est la khutbah de Jumu'a. Ils doivent lire. Alors, le imam, ici, se sent forcé à devoir lire cette khutbah écrite. Et bien sûr, il doit se forcer parce que c'est son salaire et son emploi. Je dis pas que je suis pas en train de justifier ce qu'il fait. Ce qu'il fait, je raconte une réalité. Après ça, il va devoir se justifier devant les gens. Comme quoi, il croit vraiment en ce qu'il fait. C'est sincère. Okay? Donc, khutbah, cette semaine, c'est khutbah sur le droit des animaux. Prochaine semaine, c'est bas sur le droit de l'environnement. L'autre semaine, c'est la journée de l'arbre. Khotbah sur les arbres en islam. Ok Mais parler de tous ces droits et négliger, éviter ce qui est quoi Des droits oui. majeurs, beaucoup plus grands. Pourquoi Parce que, bien sûr, c'est quoi C'est controversé. Ça peut... Ça, ça parle de choses qui sont critiques dans la vie. Ok Des choses que... Sur lesquels il y a de grands enjeux. Si je parle du droit des arbres, c'est rare qu'il y avait avoir quelqu'un qui va se poser à moi. Okay? Sauf quelqu'un qui veut détruire là-bas et construire une bâtisse, peut-être il est pas content. Mais pour la plupart des gens, que je parle du droit des arbres, il y a personne qui a un problème avec ça. Vous comprenez. Mais dès qu'on parle de choses beaucoup plus critiques, le droit des parents dans un cadre de conflit, droit de famille en général, si c'est général, ok parle euh, droit euh, droit avec ton partenaire d'affaires qui sont d'argent, il y a des millions qui sont impliqués ainsi de suite. Alors là, ça peut devenir quoi sensible droit gouverneur citoyen gouverneur et gouverné Là, ça devient encore plus sensible. Droit d'Allah, Azza wa Jal. Tawheed. Après ça, on parle des fausses divinités, ainsi de suite. C'est normal que ça va être controversé dans plusieurs aspects. C'est clair. Mais là, important, Phil Islam, de parler, mettre la bonne chose à la bonne place. Il y a des choses qui sont des vérités, mais la vérité n'est pas à la bonne place. La même chose ici. On te dit, ça... Ça c'est un marché, on te dit, dans tel pays c'est connu, dans tel pays arabe par exemple, c'est connu, on va faire une situation fictive, comme ça juste avant de prendre la pause, situation fictive, on te, va te dire, dans tel pays arabe, dans tel lieu c'est connu, tel quartier, ça c'est le marché de quoi Ça c'est le marché, ça c'est le grand marché de des vins et des alcools. Tout le monde qui travaille ici, c'est ça l'industrie des usines et les importations et l'exportation, etc. Muslimines, ok Mais, mais c'est ça. Ça, c'est le quartier. Il y a un seul quartier dans tout le pays. C'est ça, le quartier. Et devine quoi Ils ont un petit masjid dans le quartier. Jumu'a, ils vont tous prier dans ce masjid. Beaucoup de personnes. Ils travaillent dans l'usine de l'alcool et des vins et l'autre. Il a un bar et tout. Mais Jumu'a vient pour faire. Et là, on va te dire, toi, le khat, tu es un khatib de Jumu'a. Tu vas faire la Jumu'a aujourd'hui, là-bas. On t'invite à faire la Jumu'a. Toi, tu vas leur parler... De l'interdiction de riba. je sais, on sait que beaucoup parmi vous, vous êtes des hommes d'affaires, des commerçants, ainsi de suite. C'est important, fil Islam, de connaître quoi, les transactions financières, comment faire les transactions façon halal. Alors Allah Azza il a interdit riba, les intérêts, etc. Qu'est-ce que vous avez comme commentaire Est-ce que c'est ahak Est-ce que c'est une vérité Oui, où se trouve le problème Le, le sujet principal ici, c'est pas riba, c'est quoi C'est l'alcool. Parce que si je leur parle de riba et la semaine prochaine des parents et l'autre semaine l'importance de alghani en islam le riche qui est reconnaissant et qui fait beaucoup de sadaqa et tout, ok Avec le temps, ça ne fait que confirmer ce qu'ils font. Tout va bien. Nous, euh, nos transactions, pas de ribas, pas d'intérêt, alhamdoulilah. On a beaucoup de sadaqa, c'est clair. Mais là, le problème, c'est que vous faites le commerce dans le haram qui est al -khamar. Donc là, le sujet d'intérêt, c'est l'interdiction de al-Khamr. Donc ça, c'est l'importance ici de la priorité, ainsi que la contextualisation des différents droits et obligations dans la religion d'Allah Azaud. Est-ce que c'est clair طيب parlons de at-tawhid fadl и tawhid wa ma yukaffir minah adh-dhunub parlons des mérites du tawhid du monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala et des péchés que at-tawhid il efface qu'est-ce que at-tawhid affect en terme de péchés c'est quoi les péchés que Аллах Субханалу Ва الدي il في القرآن во Коран, آمنوا ولم аману ва лам ёлбису имаалахум бидулмин». Сет аја Ал-Ан'аам 82, elle nous parle de ceux qui vont avoir «аламну» «ула икалахуму ламну ва хум мућтадун», qui vont avoir la sécurité et qui vont être bien guidés par Аллах Субханалу Ва Тајалава. Alors, си ки си си си си си си си си си си си си си وَلَمْ يَلْبِسُوا إِمَانَهُمْ بِظُلْمٍ Et que leur iman ne va pas être affecté. vont pas mêler leur iman avec le dhulm. Le concept de dhulm, bien sûr, eh bien, il fait référence à l'injustice. Être injuste. C'est quoi les formes d'injustice On va le voir, بِإِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى avant de parler de cette ayen comme ici dans la référence nous avons mais certains des mérites bien sûr de de du monothéisme quelqu'un vous dit c'est quoi les mérites c'est quoi la valeur du monothéisme quelle est sa valeur qu'est-ce que cela implique qu'est-ce qu'on gagne avec taoui d'allah subhanahu wa taala sahibahu min ça empêche la personne d'être de façon éternelle dans l'enfer, dans les feux de l'enfer parce qu'Allah Azzawajal il a écrit que tout celui qui meurt sur le monothéisme même si il entre même si ça peut arriver qu'il entre à cause de péchés qu'il a et ainsi de suite mais la personne ne va pas être en enfer pour toujours de façon qui est éternelle le monothéisme et eh bien il peut aussi permettre à la personne de ne pas du tout en, entrer en enfer. La personne ne va même pas entrer en enfer si le monothéisme est complet dans le calme, dans le cœur de la personne. Qu'est-ce qu'on comprend de cela Est-ce que le monothéisme est le même entre tout le monde Non. Donc le degré de monothéisme il est variable selon les personnes. Le plus que le monothéisme de la personne, il augmente, il monte. Et eh bien le plus que la personne elle va se rapprocher d'Allah Azawajel et être épargné de l'adheb, de la punition dans l'au-delà, et celui dont le monothéisme est complet et plein, ça veut dire qui engendre, qui implique toutes les obligations, eh bien cette personne-là, elle ne va pas du tout entrer en « non-faire ». Ne va pas du tout entrer en enfer, ne va pas entrer fi naalij jahannam. Quand on va parler plus de plus de ça, un Un peu plus tard, on va parler de c'est quoi que ça engendre, les péchés ainsi de suite. C'est quoi le sort des croyants dans l'au-delà auprès d'allah subhanahu wa taala? Ça va venir plus tard La même chose ici. Un autre avantage du monothéisme, c'est que lorsque le monothéisme de la personne est tellement fort et tellement puissant, qu'est-ce que ça fait? Ça multiplie la valeur des bonnes œuvres. Entre deux personnes, les bonnes œuvres ne sont pas les mêmes dans leur valeur. Une personne qui a plus de tawhid, plus de monothéisme, un monothéisme plus sincère auprès de Allah Azawajal, et bien pour la même œuvre, pour la même action, elle aura plus de récompense auprès de Allah Azawajal. Donc, plus de monothéisme équivaut à plus de ajor auprès d'Allah azzawajal, plus de récompense, ça multiplie. Le plus que l'intention de la personne, elle est sincère pour Allah, le plus que sa récompense, elle est multiple auprès d'Allah taala. Aussi, comme on a dit ici, comme dans Ayat dans la Al-An'am, pour avoir la pleine sécurité, ainsi que la pleine guidée. La personne cherche à être guidée, mais cherche aussi à être sécurisée par Allah taala Dans les demandes, Pour avoir la pleine guidée et la pleine sécurité, eh bien, il faut avoir quoi? Le plein monothéisme. Le plein monothéisme. Est-ce que la guidée est un élément, si on peut dire ça, binaire? Est-ce qu'on peut être soit guidé ou égaré? Est-ce que c'est noir et blanc? Noir ou blanc? Non. Donc, la guidée, il y a plusieurs niveaux de guidée. OK, donc, Lorsqu'on dit que quelqu'un il est guidé, bien guidé, tout musulman qui a le iman, tḥāqqa al-iman, iman véridique, qui a obéi à Allah azawajel, ainsi de suite, en gros, il est quoi? Guidé. Il connaît la religion d'Allah, connaît le Coran, connaît Allah azawajel, connaît, connaît Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, ce n'est pas tous les musulmans les croyants qui sont au même niveau de guidé. Il y a quelqu'un qui est plus guidé qu'un autre. La même chose ici pour la sécurité. C'est quoi Qu'est-ce que veut dire ici la sécurité quand on parle de sécurité? Elle aime la paix, la sécurité. Qu'est-ce qu'on parle ici? Mm -hmm. Sakina, donc ça peut être un état du cœur. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Mm -hmm. Adab, punition d'Allah azzahut. Que ce soit la punition du bas monde ou bien la punition de de l'au-delà. Donc ça, c'est la même chose. Il y a quelqu'un qui est sécurisé parce qu'il ne va pas finir en, enterre, en enfer de façon éternelle. Celui qui meurt sur le tawhid. Mais il y a des gens qui meurent avec des péchés et de, que de ce fait, ils ne sont pas pleinement sécurisés. Il y a quelqu'un qui est sécurisé, Allah Azza wa va le protéger des feux de l'enfer, mais qui n'est pas sécurisé de la punition de la tombe qui est avant les feux de l'enfer et qui est moindre. Donc le niveau de sécurité ici, de garantie, il est variable entre les personnes. Qu'est-ce qui fait en sorte que la personne elle va être la pleine va avoir la pleine guidée et aussi elle va avoir quoi la pleine sécurité, c'est lorsque le tawhid monothéisme d'Allah Azza wa il est plein comme il a dit subhanahu wa Ta'ala dans cette ayah, "Alladhina imanahum bi Ceux qui ne mêlent pas leur iman avec de l'injustice, avec du dhulm. Alors, c'est quoi ici Que veut dire adh-dhulm Certains ulama de tafsir, ils ont dit Le dhulm ici, c'est аширк, инна ширка ла зулмун азим. Que le dhulm ici fait référence au polythéisme. Certains savants, ils disent que dans cette aya, le dhulm, l'injustice, fait référence au polythéisme. Donc ça, c'est une forme spécifique au général d'injustice. spécifique, ok, on pas donc, si on dit que le dhul veut dire al-shirk, polythéisme ici c'est quoi, c'est au sens spécifique, que la ayah elle dit, celui qui a le iman et qui ne mêle pas son iman avec de l'injustice, ça veut dire avec le shirk, il va avoir la sécurité ainsi que la que la guide, ok, je vous conseille incha'Allah chez vous de revenir au mushaf et de lire la ayah dans surat al-An'am la traduction aussi si vous n'êtes pas Arabophone. Oui. Ça c'est le premier tafsir parce qu'on sait que inna shirk ala adhim. La plus grave injustice c'est quoi C'est le shirk, c'est le polythéisme parce que l'injustice. Comment définir l'injustice Comment ce qu'on peut définir l'injustice on, on se plaint souvent de l ça. C'est injuste. Comment on peut définir l'injustice Donc c'est Le contraire de la justice, la justice c'est mettre chaque chose à sa place. Donc « wad ushe' imawdi'ahu » mettre chaque droit à sa juste place. Ça c'est la justice. Le contraire c'est l'injustice, ça veut dire lorsqu'il y a un manquement dans l'accomplissement des, des obligations ou dans la délivrance des droits. « Vu que le plus grand droit, c'est le droit d'Allah Azzawajal d'être adoré avec unicité, alors celui qui n'adore pas Allah Azzawajal avec unicité, il a commis la plus grande injustice. »« Inna shirk ala dhulmun azim » comme dit Allah Azzawajal dans le Qur'an. « Al-Karim » Donc première définition, bien, première interprétation ici de cette ayah, c'est ça. C'est que « al-dhulm », la justice, fait référence à « shirk ». Autre interprétation, une interprétation plus générale de cette ayah, Que l'injustice ici fait référence à tous les péchés. Et ça, c'est quoi C'est la le tafsir, une interprétation qui est large, plus générale. Et ça, c'est l'opinion de plusieurs aussi ulama, et aussi de Umar ibn al Khattab radıyallahu ta'ala anhu. Alors là, qu que, comment comment est-ce qu'on peut C'est quoi c'est quoi l'impact des deux L'impact des deux, il est, il est différent, dépendamment de la de l'interprétation. Si on dit que l'injustice ici c'est le shirk. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas, pas le tawhid, ceux qui ont le shirk, ne vont pas avoir de paix et de sécurité. Mais que ceux qui ont le tawhid et qui ne mêlent pas leur iman avec le shirk, ils vont avoir la sécurité et la, la guidée en général, sans parler maintenant des degrés. Si c'est le deuxième tafsir, on parle ici des péchés en termes de péchés, alors là ça devient quoi Relatif, graduel. Ça veut dire le plus que la personne s'éloigne des péchés, Mais si ça serait les péchés, la désobéissance à Allah Azza wa Jal, le plus que la personne aura la guidée et la sécurité. C'est clair <coughs> euh, La justice, les ulama, ils disent il y a trois formes d'injustice ici, de vol. Trois formes d'injustice. Encore une fois, première forme, c'est quoi la plus grande forme d'injustice Shirk, numéro 1, numéro 2, ظلم l'injustice qui a été causée à qui, qui a été causée à autrui, qu'on fait à d'autres personnes, ne pas leur donner leurs droits. Tu n'as pas tu, tu ne lui as pas donné son salaire qu'il méritait. Par exemple, ça c'est de l'injustice. Un juge qui ne te donne pas ton droit lorsqu'il y a Un conflit, un litige et que le juge est injuste envers toi. Alors il a été volmul ibad, la justice envers les serviteurs d'Allah Azzawajal. Troisième forme c'est volmo al-nafs, c'est se faire du mal à soi-même. Ça c'est les péchés et c'est désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala dans les chances particulières à la personne. La personne abuse de l'alcool, la personne a commettre zina par exemple ça c'est de l'injustice faite à soi-même quelqu'un qui a été injuste envers soi-même donc ça c'est les trois niveaux de de az-zolm et de et de l'injustice et comme les ulama ils disent pour avoir al-amn al-tam pour être pleinement sécurisé et complètement guidé il faut éviter 1 2 3 les trois formes de comme les ulama le mentionnent, parce que ces trois formes sont mentionnées dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair? <coughs> Celui qui vient auprès d'Allah azza wa avec monothéisme, avec tawhid, c'est quoi son sort? Il va entrer au paradis. Celui qui vient auprès d'Allah azza wa al-qiyama avec monothéisme et avec des péchés, c'est quoi son sort? Si quelqu'un vient auprès de l'Azazel avec des péchés majeurs, kabeir, mais il n'a pas commis le shirk, quel est le domaine ici de certitude, quel est le domaine de doute, selon vous Non, quelqu'un il est mort en tant que monotheiste, mais il avait des péchés majeurs, il n'a pas fait la tawaab, toujours sans tawaab. C'est quoi le domaine de la certitude ici sur son sort finira au paradis en d'autres termes ne sera pas en enfer pour l'éternité parce qu'il est mort sur le tawhid quel est maintenant le domaine du doute quand on parle du doute c'est pas doute sur la religion doute sur le sort de x y personne. soit que Allah il lui pardonne ou Que qu'Allah Azzawajal il va le punir en enfer pour ses péchés majeurs avant qu'il ne finisse au paradis. C'est clair Donc, c'est ça ce qu'on appelle « Al-Mashi'a ». On dit les ulamas, ils disent « Tahta al-Mashi'a Il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut lui pardonner, si Allah subhanahu wa ta'ala, il veut, il va le punir. C'est clair Hadith de Oubada ibn Samit. « Qu'a la Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam » Il dit le prophète alayhi sallallahu alayhi Ça, c'est un hadith qui Uh, hadith qui authentique apporté par Boukhari et Muslim الله shahida alla ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqq adkhalahu allah al jannata ala Et que wada ou lachérikella qui n'a pas de partenaire et que Mo Muhammad a abduhu warasulo, que Muhammad c'est son prophète et sans quoi message Wa enna risa Abdullahhi warasul et que risa il est qui serviteur d'lah et son messagegé et qui témoali aussi que risa il e kelimtouù, il est la parole Alqaha Al qu quoi? fait descendre sur Maryam. Ça veut dire, Allah Azza wa Jal, il a créé Isa alayhi salam par sa parole. Il a dit, Allah Azza wa Jal, il a dit à Isa alayhi salam, soit et il, et il fut. minhu Et que c'est l'âme de Isa alayhi salam, elle vient d'Allah, ça veut dire elle a été créée directement par Allah subhanahu wa ta'ala wal janna et que le paradis est une vérité wan nar et que l'enfer est une est une vérité il dit le prophète sallalahu alayhi wasallam atkhalahu allah al jannata ala ma kana min al allah azza wa jalla va le faire rentrer au paradis avec ce qu'il avait comme action avec ce qu'il avait comme comme œuvre c'est clair qu'est-ce que ce hadith vous indique c'est quoi l'essentiel ici de ce hadith quoi le thème récurrent de ce hadith Monothéisme. Il dit « La ilaha illallah »« Wahdahu la sharika la » Et il dit que Isa, alayhi salam, c'est le serviteur, le messager d'Allah. Ça veut dire il n'est pas le fils d'Allah, il n'est pas le partenaire d'Allah. OK Après ça, bien sûr, « Janna wal-Nar »« Paradis l'enfer »« Il croit en aqidah. Allah, azza wa jalla » va le faire entrer au paradis avec ce qu'il avait comme, comme œuvre avec ce qu'il avait comme œuvre. Ici, pour ce qui est de Isa alayhi salam, on trouve dans le Coran al que Isa, il est kalimatullah, la parole d'Allah. Qatad rahimahullah, il dit « Les sodurihi bi kalimatikun bilah ab » que Isa alayhi salam, il, a été, il est la kalimat ici d'Allah, la parole d'Allah, parce qu'il a été créé par « kun », par le mot « kun »,« soit ». Allah il a dit « soit » et il fut Isa, alayhi salam اي كوكب الدين امام احمد رحمه الله قال له كن فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن الدين امام احمد رحمه الله تعالى قال دي عيسى السلام il fut il a existé par kun ce n'est pas lui qui est kun ولكن بكن كان il fut avec soi c'est pas lui c'est pas lui Isa alayhi salam c'est pas lui qu'on c'est pas lui la OK parce que bien sûr Imam Ahmed rah Allah s'il répond jahmiya et tout qui se base sur ce genre ici de de verset pour tirer des chebouhat pour dire que la parole d'Allah elle est créée ainsi de suite donc Imam Ahmed rah Allah il dit ce n'est pas Isa alayhi salam qui est qu'on qui est lui-même une parole d'Allah c'est clair Il fut par la parole d'Allah. Kalimatu Allah, ça veut dire il fut par la parole d'Allah. Il exista par l'ordre d'Allah. Azadel d'exister. Et La même chose ici. Ahmed, rahimahullah, il dit minhu que Isa, alayhi salam, c'est un Ruh. Ruh ça peut vouloir dire l'âme ou l'esprit qui vient d'Allah. Il dit ici ça veut dire quoi? Min amrihi, Ruh. L'âme a existé par l'ordre d'Allah Azawajal. Ok, c'est, ça veut dire la source ici, la causalité. C'est pas que, bien sûr ici, tout musulman le connaît, mais quelqu'un qui pourrait avoir, encore une fois, de faire Ce c'est pas ici au sens que Isa alaihissalam, il est divin. Ok, quand on dit que Isa alaihissalam rohum minhu, c'est pas que son âme, c'est une âme qui est divine. Non c'est une question ici de causalité de source qui a été à l'origine de cette création comme Allah Azza wa Jall il dit wa sakhkhara lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi jami'an minhu qu'il a créé pour vous ce qui est dans les cieux ainsi que ce qui est sur cette terre jami'an minhu tout vient d'Allah Subhanahu wa Ta'ala Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, الله nous mentionne une règle ici intéressante al-mudaf ila Allah Ta'ala ce qu'on attribue à Allah écoutez bien cette règle ce qu'on attribue ça c'est la chance d'Allah qu'est-ce que cela implique إِذَا si c'est un sens qu'on ne peut pas imaginer <coughs> comme étant indépendant ou lié à l'une des créatures d'Allah alors ça c'est l'un des attributs d'Allah Quand on vous dit par exemple la colère ce que vous pouvez imaginer la colère? Est-ce que vous pouvez imaginer c'est quoi le concept de colère? Oui ou non? Ok mais pour l'imaginer est-ce que la colère peut exister toute seule? Ma'allan yakoumu tout seul Non la colère elle doit être liée quoi à un être? Ok donc dès qu'on vous dit je vous dis Imaginez c'est quoi la colère. Fermez vos yeux, imaginez c'est quoi la colère. Chacun va avoir une certaine image, mais vous allez imaginer un être humain en général, comme ça, qui crie ou autre chose. Donc, on peut pas imaginer la, la colère, le concept de colère, « La yaquumu bidhatihi » n'existe pas par par soi-même. C'est clair. C'est toujours collé à un être. Donc, ce concept-là, vu que c'est un ma'na « La yaquumu Alors quand on dit la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala on comprend ça comme quoi un attribut d'Allah azza waj. Alayhim ghadabun min rabbihim. C'est la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala min sifatillah lli zatribut d'Allah azza C'est quoi C'est la colère ghadabullah, ça c'est dans le Coran et dans la dans la Sunna la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala dharath. Donc encore une fois Colère, pas comme notre colère à nous. Allah il n'est pas comme ces créatures, ok? Là, les mutakallimîn, les gens du kalam ça veut dire, c'est, euh, je pense pas qu'il y a un mot exact pour ça en français. Les mutakallimîn, les gens dal kalam que les, les gens de kalam okay? c'est en quelque sorte les philosophes de l'islam, ok? Mais pas pas si grave que la philosophie. Ça n'arrive pas au niveau de la philosophie. Mais c'est les gens qui font... qui, qui C'est les penseurs et certains ulama qui ont fait l'erreur de faire trop intervenir la raison dans des questions de l'invisible, de al-ghaïb. Donc là, ils ont dit la colère d'Allah. Alors là, il faut faire son ta'wil. Il faut, faut faut pas prendre au sens littéraire. Pourquoi Parce qu'ils ont dit c'est quoi la colère Comment définir la colère Est-ce que quelqu'un peut définir la colère Une émotion. La joie, c'est c'est un, une émotion. Comment on peut faire différence entre la joie et la colère Émotion négative. Émotion négative. Comment on fait la différence entre la colère et la tristesse Les deux sont des émotions négatives. Frustration. Ok. C'est quoi la frustration Ok. Remarquez que pour ce genre de concepts, c'est difficile de les définir. Ok. Alors, ces limite là, ils ont dit quoi Ils ont dit la colère, c'est quoi La définition de la colère, c'est lorsque quelqu'un, ils l'ont défini par les signes. OK Lorsque quelqu'un, sa voix, elle s'élève, et ses yeux vont devenir rouges, et ainsi de suite. Mais ça, ce n'est pas la définition de la colère. Ça, c'est les symptômes de la colère sur un être particulier qui est l'être humain. Ça, c'est la colère de l'être humain. Mais ça reste qu'on n'a pas défini la colère. C'est des choses qui se connaissent. Allah Azza wa Jal nous a donné ce marna, cette signification-là, en la connaissant nécessairement pour pouvoir la définir. Il y a des choses qui sont plus faciles à définir que d'imaginer. Il y a d'autres choses qui sont plus faciles à comprendre que que quoi? Que définir. Comprenez. Donc. Les formules mathématiques, si on est bon en mathématiques, c'est facile de les définir. On peut définir des formules, ça, ça égale, ça, c'est telle chose. Mais après ça, pour, pour la concevoir dans la réalité, c'est un travail dur. Le contraire ici. La joie, c'est quoi La colère, c'est quoi C'est difficile de trouver une définition. Mais quand on dit la colère, on comprend tout de suite, sans pouvoir savoir comment est-ce qu'on a compris. C'est dans notre fétra, c'est clair. Donc la colère d'Allah Azza wa c'est l'un des attributs d'Allah comment est la colère d'Allah on ne pose pas cette question le caïf comment est la colère de l'être humain crier, perdre contrôle à la limite euh, peut-être devenir violent, agressif faire du mal, casser des choses ça peut dépendre d'une personne à une autre la colère d'Allah ce n'est pas comme la colère de ces de quoi de ces de ces créatures subhanahu wa donc là Quand on dit la colère d'Allah ghadabullah vu que la colère est un concept qui ne peut pas exister par soi-même tout seul c'est pas quelque chose qui peut alors là en que c'est l'un des attributs d'Allah azawaj c'est clair par contre il y a des choses qu'on attribue tudafu ila Allah mais qui n'est pas un attribut d'Allah azawaj aynan lorsque c'est des êtres ou des des objets autre chose qui existe en leur même. Le masjid, comment on l'appelle? Hmm? Baytullah, la maison d'Allah. Est-ce que c'est l'un des attributs d'Allah? Est-ce que le masjid est divin? Non. Ici, l'adhafah, l'attribution, c'est une attribution de noblesse. l'adhafah to tashrif comprenez Mais le masjid ici, c'est une créature. c'est pas comme la colère d'Allah. La colère d'Allah, c'est l'un des attributs d'Allah. La parole d'Allah, le Qur'an, il est la parole d'Allah. C'est l'un des attributs d'Allah. Ce n'est pas une créature. Par contre, le masjid Baytullah, c'est la maison d'Allah. C'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. En la jouta Allah, noudifuha ilallah, en la à Allah, illallah, à Allah par noblesse ici. Euh, ou par noblesse et par référence, ou bien par source. نَا قَتُ اللَّهِ Comme dans l'histoire, dans le Qur'an, نَا قَتُ C'est le chameau d'Allah. C'est quoi le chameau d'Allah C'est un chameau qu'Allah, Azza wa Jal, il a envoyé et c'est une épreuve pour vous. Comme ce prophète-là, il a dit à son, à son peuple. Taïm. La même chose ici pour Isa, a. Isa, il est la parole d'Allah. Est-ce que cela veut dire que qu'Isa, il est divin Non. Isa est une créature d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est « rouhun minhu », c'est un « rouh », un esprit, euh, une âme d'Allah. Ça veut dire « qui vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala », créé par Allah, il dit « idafatou tashrifin » ici. Malgré que tous, on a, on est créé par Allah. C'est pour ça on dit « je suis abd, abdullah ». Mais pour avoir ce tashrif, cette noblesse plus haute, quelqu'un qui la mérite comme Isa, alayhi salam, parce qu'il y a quelque chose de spécial avec Isa, alayhi salam. Il n'avait pas de père, il n'y a pas ici de création qui est quoi à travers les règles de la nature que Allah Azza il a créé, quand pour le reste des êtres humains par Adam et Hawa et Isa Alayhi Salam, pour le reste des êtres humains c'est quoi C'est une création d'Allah, on est tous des créatures d'Allah, mais par une création quoi naturelle que Allah Azza il a établi des règles scientifiques entre guillemets de cause à effet. Isa Alayhi Salam c'est pas une règle scientifique de cause à effet qui s'applique. C'est Directement créé par Allah Azza wa Jal. Адам, salam, Allah Subhanahu wa ta'ila dit «Lima khalaqtu biyadei». Allah Azza wa Jal a créé avec ses mains. C'est ce qu'il dit dans le Qur'an al-Karim. comprenez Donc, ça, c'est quelque chose d'exclusif, de spécial. «Adkhalahu Allahul Jannah ta'ala ma kana min amali au min al-amali». Allah Azza wa Jal va le faire entrer au paradis avec ce qu'il avait comme action. Ça veut dire «Wa lau kana muqassiran fi amalihi». Même si ces actions contenaient des imperfections, mais celui qui répond au hadith, à ce qu'on a dit tout à l'heure, qui croit que Isa alayhi salam, il est kalimatullah minhu, et que le Jannah c'est une vérité, que le c'est une vérité et qui ne n'associe pas d'autres partenaires avec Allah, il va entrer au paradis, même si, si ces actions sont quoi? Imparfaites, incomplètes comprenez même s'il y a des manquements dans ses bonnes œuvres il n'y a rien dans le hadith qui dit que il va entrer au paradis tout de suite sans être puni il se peut qu'il soit puni pour ces pour ces péchés voilà enough c'est suffisant comme fadl déjà du teohid dans la que la personne celui qui meurt sur le tawhid, il va finir quoi au paradis de façon éternelle même si peut-être et c'est grave Allah azza wa va le punir pour ses péchés s'il meurt avec des péchés majeurs Vous comprenez donc qu'est-ce qu'on comprend de là qu'est-ce qu'on apprend de là l'importance du tawhid OK c est... pourquoi est-ce qu'on fait toute une série pourquoi est-ce qu'on va étudier tawhid pendant pendant des heures c'est notre sort le jour dernier c'est ce qui peut même c'est ce qui peut sauver la pire des personnes on va voir plusieurs hadiths, la pire des personnes, celui qui a fait tellement de mal, même si Allah Azza wa va le punir, même si la punition d'Allah Azza wa est sévère pour certaines personnes, s'il est mort sans faire, le repentir et ainsi de suite, mais la moindre des choses qu'il va tirer, celui qui meurt sans commettre de shirk, c'est quoi C'est de finir un jour au paradis de façon éternelle. Alors, grande différence ici entre celui qui meurt sur le tohid et celui qui meurt sur le sur le shirk et c'est pour cela que le musulman doit toujours faire de son mieux pour apprendre le tawhid et celui qui connaît le tawhid aussi pour renouveler le tawhid c'est pour ça comme les ulama ils disent qu'est-ce qu'on avait dit le tawhid c'était euh, c'était l'essentiel du Coran dans quelle partie tawhid Le tawhid, c'est l'essentiel du message du Coran. Du Coran. Dans quelle partie Mais quoi Avant la hijra. C'est la première chose vers laquelle les prophètes invitent. Par contre, comme ils disent les éleves, ينتقل به إلى غيره ولا ينتقل منه إلى غيره. Le tawhid. On passe avec le tawhid à la prochaine étape. On passe pas du tawhid à la prochaine étape. Ça veut dire, même dans la période médinoise et même jusqu'à la fin de la vie du prophète, il appelait quand même au tawhid. Le tawhid, c'est pas pas, on connaît le tawhid, on passe au prochain chapitre. Vous comprenez Si vous avez bien étudié le fiqh de la salat, vous connaissez bien le fiqh de la salat. Je vais pas vous faire venir ici aujourd'hui pour vous apprendre c'est quoi Ar nossa c'est quoi les piliers de la sallette ok je vais pas vous dire ok je vais vous dire c'est quoi comment s'assurer que la salette elle est valide on connaît très bien Arkan noussaette passons à autre chose passons à les soulèines de la salleette parce que ça c'est des choses que quoi on accomplit une étape on passe à la, à la prochaine mais le tawhid, il n'y a pas de prochain étape. Tawhid, c'est la religion Tawhid, c'est de l'en C'est le au, au centre du début du message. Mais c'est présent c'est à la fin du du message. Parce que même celui qui connaît le tawhid, il doit toujours étudier le tawhid pour être rappelé du tawhid, pour ne pas oublier l'importance du tawhid et tomber dans le shirk parce que le risque est trop grand. Quand on parle ici de tawhid ou shirk, shirk akbar ou tawhid, là on est dans le domaine du binaire. C'est 1 ou 0. Tu gagnes tout ou tu perds tout. Comprenez C'est pour ça les ulama, même les grands ulama, il ne cesse jamais d'apprendre et d'enseigner le tawhid. Même aux grands étudiants et ceux qui maîtrisent bien le et qui connaissent le rilm et ainsi de suite, toujours tawhid, tawhid, tawhid, tawhid, et continuer d'enseigner tawhid, tawhid, tawhid. C'est clair Alors, qui pourrait nous dire ici, avant qu'on donne la réponse, qui pourrait nous dire selon vous, selon ce que vous imaginez, c'est quoi les deux types de personnes qui entrent au paradis C'est quoi le deux types d'entrée au paradis ممتاز voilà. donc il y a دخول ابتدائي il y a le دخول initial janna il y a des personnes le jour dernier tout de suite ils vont entrer au paradis ils ne passent pas par l'enfer et ça c'est les personnes soit qui sont mortes avec le tawhid complet avec un iman complet, ça veut dire ils ont fait les obligations et ils ont évité les interdits, ils ont bien rempli le droit de l'arzoude. Ou des personnes qui avaient des imperfections, des péchés majeurs, mais que l'arzoude leur a quoi? Pardonné de par sa volonté, l'imaiyasha, ceux à qui il veut subhanahu wa taala. Deuxième type de drôle, c'est quoi? Deuxième type de drôle d'entrée vers le paradis, c'est quoi? Deuxième catégorie d'accès, c'est passer en enfer avant de finir au paradis. Toujours se rappeler de ça quand on lit un hadith, quelque chose qui dit que celui qui fait telle chose, il va entrer au paradis. Celui qui fait telle chose... Que ça, c'est des causes d'entrer au paradis. La cause principale d'entrer au paradis, c'est le tawhid. Après ça, il y a d'autres causes. Celui qui dit « Astaghfirullah », telle chose, il va entrer au paradis. Celui qui fait tel amal, ça c'est des causes qui nous rapprochent le plus du paradis. Qui rapprochent, qui, qui font accroître nos chances d'être parmi les premiers qui entrent au paradis. Tant qu'il n'y a pas de mania, tant qu'il n'y a pas de contrepoids de l'autre côté des péchés qui empêchent d'entrer au paradis ou bien qui mènent vers l'enfer. Est-ce que c'est clair? C'est bon jusqu'à maintenant? طيب هنطرح حديث سي حديث عتبان رضي الله تعالى عنه يل الله عليه وسلم encore une fois un hadith authentique euh, rapporté par Imam Bukhari et Muslim fa inna Allah harrama 'ala man lam nal man qala la ilaha illa Allah yabtaghi Allah. il a interdit sur l'enfer. Allah azza il a interdit sur l'enfer. Toute personne qui dit la ilaha illa et qui le dit pour Allah. Yabtari quoi? Wajh Allah. Ce qui exclut qui qui va être exclu? Le منافق donc le منافق il dit pas il dit la ilaha mais il ne le dit pas pour Allah. C'est un hypocrite, il le dit par ostentation il n'y croit pas ou le kafir qui ne dit pas du tout la ilaha illa allah le mushrik qui dit la, qui ne dit pas la ilaha illa allah donc ce hadith là nous montre encore une fois la valeur de celui qui dit la ilaha illa allah avec ikhlas pour allah subhanahu wa ta'ala seulement pour allah que allah azza wa jalla il lui a interdit il a interdit l'enfer sur lui wa comme il dit ici la butda lifahmihi an tajma' an nusus Pour que personne ici ne pense que que ça c'est la personne ne va pas du tout entrer en enfer. Non, les textes sont extrêmement clairs qu'il va y avoir des mo des, des monothéistes des des croyants et de bons croyants qui vont entrer en enfer pour payer pour leurs péchés ou injustice ou autre chose. Mais le sens de ce hadith de un certains ulama ils disent ça veut dire la azawad lui a interdit quoi l'éternité en enfer. D'autres ulémas ils ont dit, ça veut dire, Allah a interdit quoi La punition complète en enfer. On sait dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ça, c'est parmi les meilleurs hadiths sur la valeur de la salat et sur le danger de celui qui ne fait pas la salat. Qu'est-ce qu'il a dit, alayhi salatu sallam Que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a interdit que l'enfer touche à mawadi' al-sujud. C'est quoi mawadi' al-sujud C'est les parties du corps qui font le sujud, comme le front et le nez et les mains qui que ça c'est interdit à l'enfer. L'enfer ne touche pas ça. Vous comprenez Alors ça c'est kafa Que ça c'est quoi un grand mérite pour la salat, pour celui qui fait la salat et qui fait toujours le le comme Allah subhanahu wa ta'ala, il veut subhanahu wa ta'ala mais ça nous dit ça montre en même temps qu'il va y avoir des gens qui font la salat et qui vont entrer en enfer. Mais que ces parties-là ne sont pas punis en enfer ne seront pas brûlés en enfer protégés par Allah subhanahu wa ta'ala et certains ulama ils ont dit qu'il y a deux feux deux jahannam narul kafirin et naru usatil muwahhidin le feu des kafir le pire des feux bihadan billah et ça c'est le feu auquel Allah azza wa jalla il a interdit l'accès de celui qui dit la ilaha illallah pour lui Et qu'il y a l'autre feu qui est moindre, qui est le feu de Ossatul muhiddin, des monothéistes, mais qui étaient quoi Désobéissants et qui méritaient une punition pour leur pour leur péché. Et certains ulémas aussi, ils ont fait un certain taouïd indirect de ce genre de hadith, ok Ils ont dit que celui qui dit « La ilaha illallah » avec pleine sincérité, son tawhid, va l'empêcher de commettre des péchés ou va le forcer et le pousser à faire le repentir, la tauba lorsqu'il commet des péchés. Vous comprenez On répète Certains ulama, ils disent, le sens de ce genre de hadith, c'est que celui qui a un tawhid véritable, authentique, véridique et sincère, il va éviter, son taouhid va l'empêcher de désobéir à Allah et de faire des péchés majeurs. Et que s'il en fait, son tawhid va le pousser à faire le repentir et faire la, faire la taouba. لذلك قيل للحسن اننا سنقولون من قال لا اله الا الله دخل الجنه امام حسن البصري l'un des plus grands savants de l'histoire très connu en lui a dit il y a des personnes qui disent celui qui dit la ilaha illallah il entre فَأَدَّا حَقَّهَا وَفَرْضَهَا دَخَلَا الْجَنَّةِ Il a dit oui, tout à fait. Celui qui dit « La ilaha illallah » et qui remplit ses obligations, il va entrer au paradis. Ses obligations, c'est quoi C'est ce qui vient avec les ta'ats et les bonnes œuvres, et ainsi de suite. Ça fait partie du concept de « Al-Tawheed ». Encore une fois, Imam Wahb ibn Munabbi, عليه rahmatullahi ta'ala, on lui a dit « Aleysa la ilaha illallah »« Miftah al-Jannah Il a dit « N'est-ce pas que « La ilaha illallah la clé du paradis » C'est la ilaha illallah C'est la clé du paradis Il a dit oui bien sûr Mais chaque clé elle a des quoi Des dents Des dents Que si les dents y a un petit bris C'est pas bien fait Ça n'ouvre plus Donc cette clé là Ces dents et eh bien c'est les caractéristiques Pratiques du Al-Tawheed Le premier bien sûr Etant là, Salat étant la prière, c'est le plus important, l'action la plus importante après Aslou Theohrid après le début du tawhid en tant que tel. Vous aviez une question, oui. Les personnes qui sont dans des sectes, ça dépend. Il y a des sectes qui sont des sectes de kuffar et il y a des sectes qui ne sont pas des sectes de de al kuffar. Donc ça c'est c'est du cas par cas. Il faut voir c'est quoi la secte, et il faut voir c'est quoi les amels de la personne. Ok, donc ça, ça dépend d'une personne à une autre. Euh, Chawarid, Mordi que en gros, ce n'est pas des des kuffars, des sectes comme on a dit tout à l'heure extrêmes comme euh, certains sophies extrêmes de Wahdat al wujud ça c'est du kuffar, ça rentre dans jahannam éternel. Ayad billah al parce que ça c'est chiroon akbar, le fait de croire que tout c'est Allah, et que Allah c'est tout, okay, qu'il n'y a pas de différence entre créateur et créature, ça c'est ilhad, ça c'est il n'y a pas il n'y a pas de différence entre être un athée, et être ça, il y a vraiment pas de différence. Non. Na'am Ибн al-Arabi, sahih Ibn al Oui, bien sûr, beaucoup d'ulama fait le takfir très clair de Ibn Ибн arabi Ibn al-Arabi Ibn al-Farid Ibn 70, al OK beaucoup. C'est pour ça euh, on a trouvé dans la philosophie occidentale lorsqu'il vous présente les philosophes musulmans modérés, modèles, bien vous présente des personnalités comme ça, Ibn parce que ça c'est du confort donc y a pas y a pas de problème à l'accepter c'est très acceptable ça marche ça marche partout Vous comprenez ça marche partout surtout de nos jours ça marcherait très bien avec quoi avec le euh, avec comment est-ce qu'on peut dire ça là Awoh l'humanisme barakallahoufi ça marcherait très bien avec l'humanisme ok parce que tout tout est divin l'islam nous enseigne que tout est divin Celui qui fait le mal, celui qui t'a fait... C'est pas seulement celui qui te donne une gifle, tu lui donnes l'autre joue. Non, c'est plus que ça. Celui qui te donne une gifle, tu dis que ça, c'est la volonté de Dieu. C'est bien, c'est un bien. Riyadabillah azawajal. Oui. Non. Taïb, c'est une secte que c'est un groupe de al c'est une version de al c'est l'une des sectes qui s'identifie au Khawarij, les Kharijites, on va parler de ça plus tard Quand on va arriver aux questions de iman et ainsi de suite. Hadith dans Tirmidhi, on a hadith dans al Hakim ibn Hübain, Abu Sa'id al Khudri, al Rasulullah sallallahu hadith que le professeur dit. قال موسى عليه السلام كموسى الى دي موسى الى دي يا رب علمني شيئا اذكرك وادعوك به يا الله apprends moi quelque chose des paroles avec lesquelles je peux t'implorer et t'invoquer et prier vers toi alors الله عز وجل له قال قل يا موسى لا اله الا الله او موسى دي الله موسى عليه السلام الى دي يا رب او يقولون هذا Tous tes serviteurs disent ça. Je veux quelque chose de particulier à moi, quelque chose de spécial à moi. Il a dit à (alayhi salam) :« Ô Ô Moïse, si les habitants, si ce qu'il y a dans les cieux de toutes mes créatures dans les cieux, ainsi que toutes les créatures dans la terre, Si tout ça c'était dans un côté de la balance et que la ilaha illallah c'est de l'autre côté de la balance et eh bien la ilaha illallah serait plus plus lourd que les cieux et et la terre et les habitants des cieux et de la terre. La valeur de la ilaha illallah auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ce hadith là est bien sûr eh et bien Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala il a dit que sa chaîne de narration elle est elle est authentique elle est authentique. Et ce hadith aussi, il nous apprend que quoi il nous apprend la valeur de la ilaha illallah et qu'invoquer Allah Azza wa avec son nom, c'est une invocation qui est complète. Vous savez, les soufis, encore une fois, roulette ou soufias, certains soufis extrêmes, et ainsi de suite, comment est-ce qu'ils invoquent Allah Comment est-ce qu'ils invoquent l'expression Ils disent, le plan le nom le plus noble c'est Allah. Donc qu'est-ce qu'ils disent Allah, Allah, Allah, Allah. Ça c'est leur zikr, OK Allah, Allah, Allah, vous les voyez. Je sais pas si vous avez vu des des vidéos sur YouTube ou si vous en avez vu de personne, OK Alors que Allah c'est pas un zikr, juste dire Allah. Parce que c'est pas jumla mufida, c'est pas une phrase complète. Allah huwa al-qawi. Il est le tout puissant. Allahou Rabbi, Allah, il est mon seigneur. Na'am. Ok? Donc, لا إله إلا الله, ça, c'est le dикр. الله رب كل شي, ça, c'est le dикr. Mais je dire Allah, Allah, et d'autres, c'est encore pire. Ils disent quoi? Ceux qui sont plus paresseux encore. Ils disent, lui, lui, lui, lui. Vous avez jamais vu ça, des vidéos des soufis sur YouTube? Qui dans ce que vous dites, who, who, who, who, who, c'est quoi who, oui. c'est who, c'est lui, lui, lui, lui, who, who, who, mais c'est pas une phrase, whoa, lui, qui est lui, quelle est ta relation avec lui, qu'est-ce que tu crois à propos de lui, ok? Nam, nam, nam, il a il dua, bien sûr, ce Non, du'a, c'est pas juste demander quelque chose. Il y a du'a ou fana, du'a ou masala Il y a du'a des louanges, faire les louanges d'Allah wa Et il y a du'a de demander, de requêtes, de masala. Rabbana atina oh Allah, accorde-nous. Bien des demandes, ça c'est du'a ou mes'ala. Subhanallah wa bihamdih, ce qu'on appelle communément le dhikr, Et eh bien c'est un du'a aussi, c'est du'a ou fana. Et le meilleur auprès d'Allah, c'est du'a ou fana. C'est celui qui a le plus de valeur du'a, fana, du'a, des louanges, c'est mieux que le du'a de requête. Les deux sont nécessaires, les deux font partie de C'est pas, c'est pas une exclusion ici. Mais, lequel des deux est le meilleur auprès d'Allah, c'est quoi Du'a ou Afana. Toujours, c'est commencer. C'est pour ça, surat al commence par les louanges d'Allah. Du'a ou fana, avant de commencer avec du'a, de accorde-nous. Ehdina al-sirat al-mustaqim. Avant de demander, on commence par Les louanges d'Allah. Ce qui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imam uh, Ibn, Qas, Ibn Qasim rahimahullah ta'ala, il dit La ilaha illallah. C'est le meilleur des dhikr. Et c'est le plus pur du dhikr. Et le plus facile du dhikr. Et le plus sincère du dhikr. Comment cela? Fa inna ahrufaha kullaha jawfiyyatun laysafiha harfun shafawi. Les lettres de La ilaha l'expression, elles n'ont pas de quoi... Il n'y a pas de lettres qui sont chef à oui. Il n'y a pas d'implication des lèvres. Regardez bien. Dites la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tu peux dire la ilaha illallah sans bouger ta langue, sans, sans bouger ta, tes lèvres. De ce fait, de un, c'est très léger. De deux, c'est sincère. Tu peux dire la ilaha illallah sans que personne ne réalise que tu es en train de faire du zik. Alors que subhanallah, bismillah, là on quoi? On voit que tu parles. Tu es en train de dire quelque chose. Quelqu'un te dit, il te voit en train de dire. Tu dis quoi? Je disais subhanallah. Mais si tu dis personne n'a vu que tu as dit la ilaha illallah ».» C'est le dic le plus sincère et ahrafouha jawfiya » C'est quoi le dawf? C'est les ahrafouh qui viennent du cœur qui vient de l'intérieur, ok? Le jaouf, le jaouf, c'est l'intérieur ici, la poitrine. Donc, c'est le dhikr le plus proche du cœur. En plus de ça, il dit si و أحرفها مهملة فتنبأ عن التجرد من كل معبد سوى الله. Les lettres de là, ilah, ilallahu, ils sont quoi? Muhmala. Muhmala, <muhmala> c'est les lettres, les lettres dans la langue arabe qui n'ont pas de point. Il n'y a pas de ta, il n'y a pas de ba, il n'y a pas de nūn, il n'y a pas de ya. La ilaha illa c'est des quoi Ahrufun muhmala. C'est des ahruf lesquels il y a pas de deux points et comme il dit si l'imam Ibn Qasim رحمه الله tombe an al-tajarrud, ça veut dire que c'est pur. Tout mais siwa Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est en quelque sorte quelque quelques remarques indirectes comme ça sur le fadhl de de la ilaha illa Bien sûr, lorsque Moussa alayhi salam il a dit "Oh Allah, je voudrais un dhikr, après ça il a dit tous tes serviteurs disent la ilaha illallah c'est pas qu'il n'accepte pas il voulait quelque chose de il pensait qu'il peut y avoir un autre dhikr mais spécifique à lui, meilleur que tout ça spécifique à ça, et Allah Azza wa il a dit, et ça encore une fois la même chose c'est une c'est un reply ici, c'est une c'est une réponse, un rad contre encore une fois les soufis extrêmes qui disent que Il y a certains du'as et des trucs comme ça, c'est des secrets, que c'est juste les awliya qui les connaissent et ainsi de suite. Okay? Il y a rien qui est secret dans le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a quelque chose qui pourrait être méconnu méconnu par les gens et connu par les ulama parce que ça demande quoi Tout simplement de la science, tu cherches la science, tu te consacres, tu travailles plus, tu vas chercher plus, tu vas apprendre plus ta religion, c'est normal. Mais il y a pas ce qui est secret qu'on peut pas t'enseigner parce que tu n'as pas atteint un tel niveau, c'est une ibada qu'on peut pas t'enseigner ou bien c'est exclusif à certaines personnes. Ça ça n'existe pas dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. remarquer quand on parle du tawhid ici beaucoup de les les soufis, OK, les soufis encore une fois extrêmes, pas les soufis ubad, mais les soufis extrêmes, les cercles, les sectes plus plus récentes de soufisme, ils ont Mais mille et une gaffes dans le domaine de tawhid, ok? Surtout tawhid ar -raboubiya. Tandis que d'autres sectes, on va leur trouver des, des problèmes plus dans d'autres questions, d'autres questions de la Qaida comme les khawarid ou autre chose, des questions reliées à l'au-delà et ainsi de suite. Mais les soufis c'est surtout quoi? Tawhid. Sufis extrêmes, tawhid souvent c'est catastrophique. Il y avait une question? Oui. Hmm, bonne question. les ulémas ils disent normalement le dhikr il se fait avec بالكلام. OK, le dhikr on doit parler pour faire le dhikr. Peut pas faire dhikr silencieux. Normalement le dhikr le vrai dhikr, il se fait avec quoi La langue. La langue. C'est c'est des lettres, mais on peut le faire en privé, sirran ou bien Jahran. De façon quoi Annoncé. Mais il y a aussi le dhikr de qui est plus un état, mais ça, ça ne compte pas comme un zikr au sens où je vais pas dire, euh, je vais dire Subhanallah wa fois, je me tais comme ça, je dis rien. Avec mon cœur, je pense à Subhanallah, ça. ça ne compte pas comme Subhanallah wa fois. C'est clair, oh ça c'est malheureusement très fréquent cette erreur et c'est grave. Salat sirriya, des salawat dans lesquels il n'y a pas de de récitation. Et il y a des personnes qui ne récitent rien. Allahu Akbar. Lèvres fermées, il ne dit rien. Il prie avec, ça, c'est invalide, cette salat. S'il n'y a pas de fatiha, récitée à voix basse, privée. S'il n'y a pas Subhan Rabbiyal A'la Subhan Rabbiyal Azim Sami Allahu liman hamida Salat li Invalid Invalid. Wadah right? parce que ça il faut le dire qulu c'est un qaul c'est une parole c'est pas seulement un état du cœur. Oui on peut se rappeler d'Allah Azza wa Jalla par notre cœur la méditation ça, notre autre chose mais c'est pas le dhikr de je vais faire Subhan 33 fois avec mon coeur. Allah akbar 33 fois avec mon cœur ça c'est pas un dhikr. Voilà. Non. طيب ça c'est juste pour ce qui est de la salat al-jahriya on rentre dans le fiqh de la salat pour salat al-jahriya <laughs> salat al-jahriya la salat كيفها في اوقات كالمغرب والعشاء pour les deux premières rak'at les ulama y entre les que le lui qui prie derrière le imam est-ce qu'il recite est-ce qu'il doit réciter quand même ou non okay, ça c'est une question de khilaf. personnellement je crois que c'est plus safe c'est mieux de réciter à voix basse pas pour le reste de Donc là, bien sûr, ulama, il y en a qui disent tu récites en même temps, d'autres ils disent lors de secta, lorsqu'il fait un petit silence, tu peux réciter surat le fatiha rapidement euh, à, à voix basse, donc sirran, et après ça, pour le reste de la qara'a, c'est imam qui dit. Mais pour les salawat sirriya, à voix basse, il faut lire. Surtout la même chose quand on prie tout seul. Non. Oui. il n'y a pas de mal il n'y a pas de mal il n'y a pas de mal à se rappeler d'Allah avec notre cœur ou à se rappeler d'Allah avec notre pensée il y a pas de mal ça c'est une ribada mais ce n'est pas la quand qu'on qu est comme étant le zikr ok c'est ce qu'on est en train de dire pas de mal à méditer penser à Allah Azzawajal. bien au contraire c'est une ribada ça peut être une très grande ribada mais ne pas ne pas Pensez que ça, c'est ce qui compte comme le zikr. Je ferme les yeux. Qu'est-ce que tu fais? Je fais mes de masa et de sabah. Du matin, j'applique la sunnah. Okay, les sunnahs, « Aoudou bi kalimatillahi tamati min sharima khalaq » trois fois, mais avec mon cœur. Ça ne compte pas. On n'a pas le hadjr, on n'a pas la récompense promise. Vous Dernier hadith. At-Tirmidhi Анас Anas الله anhu قال sami'tu Rasulallahi الله alayhi wasallam yaqul qala Allahu ta'ala ya آدم Adam law ataytani bi qurabi al-ard khataaya thumma laqaytani la tushriku bi shay'in ataytuka bi qurabiha maghfirah Allahu azza wa jalla iladi ici dans le hadith c'est qu'un hadith qudsi il dit subhanahu wa ta'ala oh fils d'Adam si tu me viens le jour dernier si tu viens vers moi avec qurabi al l'équivalent de cette terre pleine de péché mais que tu me rencontres sans shirk tu vas venir auprès de moi sans avoir, sans m'avoir associé d'autres partenaires je t'aurai donné en retour l'équivalent de cette terre plein de de pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala alors là encore une fois on remarque l'importance du tawhid comment est-ce que le tawhid d'Allah azza wa le tawhid qui veut dire aussi l'absence de shirk et de polythéisme comment il fait en sorte que même celui qui vient auprès d'Allah avec la terre entière pleine de péchés Allah azza wa jalla il va lui donner l'équivalent de cela plein de plein de pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala les ulama ils disent bien sûr pour que encore une fois personne ne fasse l'interprétation coupée de ces textes et dise ah pas grave Allah moi je vais faire tous les péchés de cette terre et Allah Azza wa Jalla il va me donner cette terre plein de pardon parce que je suis pas un mochilik les ulama ils disent هذا في حق من صادقا مخلصا c'est que les ulama ils disent que ça c'est pour quoi celui qui la dit avec ikhlas et que son tawhid il est sérieux et celui dont le tawhid il est sérieux la il n'insiste pas il ne euh, il ne persiste pas sur les péchés même s'il a des péchés et d'autres ulama ils disent ça c'est pour le taib celui qui a fait la la taouba de ses de, chez, de ses péchés tant qu'il meurt sur ça euh, sur euh, en quelque sorte sur le tawhid Allah azza wa jalla il va lui pardonner inshallah azza wa jalla wallahu ta'ala a'lam est-ce qu'il y a des questions pas de questions طيب والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد